Matin les 70 ans, l'immigration italienne en Belgique, la goélette grosse île sauvée des eaux et les saints de la nature passaient un très beau dimanche. La première. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice.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 Bonjour à tous. Cette nuit a été bien plus calme que la précédente en Turquie. Le président Erdogan a repris le pouvoir. Ces dernières heures, de nombreux de ses partisans se sont rassemblés dans les rues des grandes villes pour fêter l'échec du coup d'État. Le président Erdogan, qui est clairement renforcé par cette épreuve, il a décidé d'agir très vite. Deuxième jour de deuil national en France suite à l'attaque terroriste qui a frappé la ville de Nice. Malgré le choc et la tristesse, la vie reprend doucement son cours. Les touristes et les niçois retournent Sur le célèbre front de mer de la ville, comme avant le cauchemar. Au Tour de France, il va falloir s'accrocher parce que ça va grimper ce dimanche au programme 160 km entre Bourg-en-Bresse et Culose, avec pas moins de six cols. Une étape qui pourrait faire mal aux équipiers du maillot jaune Chris Fromm et à ses poursuivants. Le pouvoir a repris la situation en main en Turquie après la tentative de coup d'état militaire. Le soutien au président Erdogan reste mobilisé. Hier soir, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues d'Istanbul pour fêter l'échec du coup d'état. Yagmour Sengiz, vous êtes notre correspondante à Istanbul. La tentative de Putsch a tout de même fait 265 morts. Aujourd'hui en Turquie, c'est le soulagement. Oui, alors ce matin, les Turcs se disent soulagés, comme vous l'avez dit, et dans les journaux, euh, on peut le lire largement, la plupart des unes félicitent la maîtrise de cette tentative de coup d'État, on peut lire par exemple euh, « ça a commencé sur le pont, ça s'est terminé là-bas, euh, on ne laissera pas passer le coup d'État » ou encore « le peuple a montré » ce qu'était la démocratie cette nuit. Euh, hier soir, la place Taksim était noire de monde. Les partisans d'Erdouane étaient là pour se féliciter et chanter euh, des chants à la gloire du président. Drapeau de la Turquie en main. Euh, certains évoquaient un jour historique, un jour de libération. Euh, en somme, fait, une, une ambiance de fête nationale. Il faut rappeler euh, que la nuit du 15 au 16 a été sanglante. Plus de 260 morts dans les affrontements, ainsi que 1 blessés à Istanbul, sur cette même place, mais aussi euh, à Ankara. Et le président Erdogan, on peut le dire, est clairement renforcé par cette épreuve. Il est décidé à agir très vite. Oui, Erdogan l'avait dit, ceux qui ont organisé ce putsch l'opéraient très cher. Et au lendemain de l'événement, il est passé à l'action. Euh, plus de 2740 juges ont été placés en garde à vue et près de euh, 3000 militaires arrêtés. C'est le prédicateur la Gulen qui est pointé du doigt dans ce putsch. Le président Accuse son allié de monter un état parallèle, ce que Fetullah Gülen, appelé aussi euh, l'imam de Pennsylvanie, réfute, pour accuser à son tour le président turc d'être à l'origine de cette nuit chaotique. Et euh, d'après nos confrères turcs ici, les poutistes seraient une minorité dans l'armée qui se serait organisée sur euh, euh, WhatsApp. Il faut savoir également que depuis 2013, Erdogan mène Sans relâche contre les gulénistes, fermeture des écoles, purge dans les médias euh, proches du prédicateur. Et les jours à venir euh, seront en tout cas décisifs. Ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que le président Erdogan sera renforcé de ces euh, deux journées et mettra certainement cette situation à profit. Merci Yagmour Senzig depuis Istanbul. Après l'attaque qui a frappé la ville de Nice, la France entame son deuxième jour de deuil national ce dimanche. 26 personnes sont toujours entre la vie et la mort. 120 blessés n'ont pas encore pu quitter l'hôpital. Alors qu'il est, plusieurs familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Selon les hôpitaux, 16 corps n'ont toujours pas pu être identifiés à Nice. On est clairement sous le choc et pourtant, la vie continue. Sur la plage, certains profitent du sable et de la mer, comme avant le cauchemar. Reportage Sébastien Joris. La plage de Galais, on peut l'observer depuis les chaises bleues alignées sur la promenade. C'est là que Kadira a marqué un temps d'arrêt. Elle vit à Nice a été témoin direct de l'attentat et elle s'est demandé si on n'avait pas repris un peu vite possession des lieux. Je me suis posé la question en arrivant sur la prom, je voyais tous ces vacanciers, j'ai dit... Je me suis assise et rigolée Je ne peux pas leur en vouloir de rigoler. Ils viennent d'arriver. Ils ont peut-être travaillé toute leur vie pour se payer des vacances. Donc c'est normal aussi qu'ils profitent des vacances, voyez. Je ne vais pas leur en vouloir pour ça. Au bord de l'eau, une Italienne qui passe beaucoup de temps à Nice a regroupé quelques amis. Certaines ont juste un maillot autour de la taille. Légèreté apparente. Une légèreté de façade. On a cherché d'avoir des nouvelles... De, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui je dis on, on va sur la plage les, les voir, les embrasser les choses ressemblent pareil comme avant la couleur est fantastique la mer aujourd'hui elle est azur comme la côte mais dedans euh, je me sens trembler vraiment l'émotion est très forte la plage a retrouvé ses habitués et ses vacanciers mais il suffit de se retourner pour apercevoir des bouquets de fleurs posé en hommage sur la promenade des Anglais. Et l'enquête concernant cette attaque se poursuit. Hier matin, le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque. Mohamed Lawej Boulel semble avoir basculé très rapidement dans la radicalisation, selon le ministre français de l'Intérieur. Les auditions des quatre membres de son entourage et de son ex-épouse iraient dans ce sens, selon une source policière. Cet homme de 31 ans n'a pas le parcours classique des djihadistes. Mathilde Lemaire est retournée dans les lieux qu'il fréquentait à Nice. Tous ceux à Nice qui l'ont connu et qui ont découvert sidéré l'identité du terroriste parlent d'un homme qui soignait son apparence parfum, vêtements et carrure athlétique entretenu dans plusieurs salles de musculation successives. Il est décrit notamment par son cousin ou ses voisins comme solitaire, insaisissable, capable de violence. Il a été condamné notamment pour avoir frappé un automobiliste en janvier dernier. Ceux qui ont pratiqué avec lui la salsa dans un club de Nice dépeignent un dragueur invétéré pas un donjouant, plutôt un garçon lourdement insistant qui n'hésite pas en employait des mots crus, à proposer des expériences échangistes et à se vanter de ses exploits sexuels, en rigolant. Jamais ses camarades de danse n'auraient imaginé qu'il était violent ou encore qu'il avait une femme et trois enfants. Même si certains racontent qu'il ne se présentait pas toujours à tout le monde avec le même prénom, qu'il s'était déjà fait passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Toutefois, quand on les interroge sur une possible radicalisation de la wesh boulel, cela leur paraît insensé. Certains l'avaient croisé ces derniers jours, n'avaient remarqué aucun changement, à part peut-être une perte de poids, pas d'évolution dans le style vestimentaire, ni dans le discours de. Ce celui qu'il pensait tout sauf religieux. Mathilde Le Maire pour France Info et les premières indemnisations pour les victimes seront débloquées la semaine prochaine, moins d'une semaine après l'attaque. De nouvelles informations concernant l'avion d'Egypte qui s'est abîmé en mer Méditerranée en mai dernier. Il y aurait bien eu le feu à bord du vol MS-804, c'est ce que révèlent les enquêteurs. L'analyse d'un des enregistreurs de vol de l'appareil a dévoilé que le mot feu avait été prononcé avant le crash de l'avion. 145 passagers de la compagnie Brussels Airlines sont bloqués à l'aéroport de Rome depuis de longues heures. Un problème technique a été détecté dans l'avion alors qu'ils venaient d'embarquer. Leur vol était programmé pour 17h45 hier. Ce dimanche, Brussels Airlines a pu trouver des solutions, des vols pour ses passagers. La grande majorité décolleront aujourd'hui, mais pas tous. Plusieurs passagers se plaignent du manque de communication de leur compagnie car ils ont dû trouver leur propre chambre d'hôtel Pourtant, Brussels Airlines affirme ce matin avoir fait tout son possible. Écoutez Wank Lemons, la porte-parole de Brussels Airlines. Brussels Airlines, évidemment, se charge de trouver des hôtels, mais en raison des, des hôtels qui étaient déjà tous Quasiment complet, on n'a pas pu trouver une solution pour tous les passagers. Pourquoi les hôtels étaient complets Ce sont les vacances, il y avait les vents adverses à l'aéroport de Rome et en plus, il y a plusieurs compagnies aériennes qui ont dû annuler leur vol vers la Turquie. Donc, les, les, les hôtels étaient déjà euh, réservés. Donc, mais il y avait des passagers qui ont trouvé des solutions... Euh, que ce soit via des amis, que, que via d'autres petits hôtels, il va de soi qu'à ce moment-là, qu'on va rembourser tous les frais qui ont occasionné ces, ces, ces jours à d'autres hôtels. Et les passagers pourront prendre leur vol tous aujourd'hui euh, Malheureusement, nous n'avons pas trouvé une solution pour tous les passagers, mais pour une minorité des passagers, nous avons malheureusement dû sûrement, pu seulement trouver des vols pour demain. Une interview de Maxime Binet. Un peu de musique pour poursuivre ce journal avec la 18 e édition du festival Bruxellon au château du Kerveld. Elle s'est ouverte avec Evita d'Andrew Lloyd Webber et de Tim Rice. Une comédie musicale adaptée en français, inspirée par la vie de la jeune Eva Duarte en Argentine, qui deviendra la troisième épouse du colonel Perron. Nicole de Debarre. C'est l'histoire d'une formidable ascension, celle d'une fille du peuple, enfant illégitime, actrice, devenue la première dame du pays aux côtés du dictateur Perron. Rejetée par la grande bourgeoisie, Évita se bat pour les sans chemises, les plus pauvres, mais aussi et surtout pour ses propres intérêts. Daniel Hansens, commetteur en scène avec Jack Cooper Elle a quand même été l'épouse d'un dictateur qui a quand même tué pas mal de gens et elle s'est sucrée sur le parcours donc c'est pour ça que c'est très très emblématique elle a par exemple donné le vote aux femmes elle a, elle a donné de l'argent au peuple elle a aidé beaucoup mais à côté de ça il y a tout ce côté sombre qu'on ne peut pas oublier et qu'on ne doit certainement pas oublier Sur scène, 28 acteurs, chanteurs et figurants dont Déborah de Rieder qui incarne le rôle d'Evita. Et en retrait de la scène, Pascal Charpentier dirige la formation musicale. La chorégraphie de Joël Morane épouse parfaitement la diversité musicale de cette œuvre. Par moments, on a des scènes chantées, parlées, par moments un peu pop et par moments euh, un peu sud-américaine. Des tangos avec beaucoup de percussions, des bangos, c'est très très intéressant. Vive la... La comédie musicale Evita dans le cadre du festival Bruxellon jusqu'au 27 août au château du Carveld. Après la musique, le sport au Tour de France, ça va grimper ce dimanche. Les coureurs sont dans le Jura, au programme 160 km entre Bourg-en-Bresse et culose avec pas moins de six cols, une étape qui peut faire très mal aux équipiers du maillot jaune Chris Fromm et à ses poursuivants. Quelle stratégie utiliserait notre consultant Cyril Saugrin Écoutez sa réponse. Je ne connais pas vraiment les côtes, mais j'ai vu le profil et ça sera très très dur. Euh, j'ai parlé avec quelques coureurs qui, qui ont fait une reconnaissance, comme le euh, Malema, il a, il a reconnu l'étape. Il m'a dit que c'est très très dur, donc ce ne sont pas les, les codes les plus connus, mais ouais, c'est en fait presque toute la journée, ou bien en montant ou en descendant. Mais c'est idéal pour une échappée. Ouais, J'espère que je trouverai de, de bonnes jambes et que je peux aller dans l'échappée de nouveau comme, comme l'autre jour bourg en départ prévu vers 13h05. Hier, quatrième victoire d'étape pour Marc Cavendish dans le Tour 2016. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Chris Fromm. En football, les clubs de division 1 poursuivent leur préparation. Victoire du standard 3-0 face à Kievo-Véron. La Gantoise a battu l'Ajax d'Amsterdam 2-0. Pour ce qui est de l'athlétisme, au meeting de Sdenzolder, Jonathan Borlé a remporté le 400 mètres en 45 secondes. De 34 Dylan est troisième, Victoire aussi Danzagré sur 100 mètres et avec un chrono de 12 secondes 96 et c'est la fin de cette édition Très belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Sold en électroménager chez Kitchen Market, aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Blancs, la cuisine La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Excellent dimanche sur la première, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle diffusion des Belges du bout du monde en Inde, chez une femme d'exception, Madeleine de Blic à Pondichéry. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La vie, c'est un défi à réaliser, un bonheur à mériter, une aventure à tenter, disait Mère Teresa. Et bien aujourd'hui, nous tentons l'aventure en partant sur les traces d'une femme haute en couleur. Madeleine de Blick sort de combat de Mère Teresa. Cette liégeoise est la cheville ouvrière du volontariat, une association qu'elle a fondée à Pondichéry en 1962 nos chroniqueuses bourlingueuses n'étaient pas nées, leurs parents non plus, peut-être. Les parents, quand même. <rire> Namasté, Francine Beretti. Namasté à tous. Namasté, Maria Mala. Namasté Francine, vous avez voyagé en Inde. Il y a très longtemps, j'avais 14 ans et c'était un grand choc comme voyage, mais du coup, j'aimerais bien y retourner. Vous n'avez pas croisé Madeleine Deblic Non, parce que j'étais dans le nord du pays, elle est dans le sud. Effectivement, l'Inde du sud. On va se balader sur les traces de Madeleine Deblic Et avec vous, Maria Malin. Nous parlerons Taxi, Rickshaw et compagnie. Oui, je vais vous parler d'une compagnie qui s'appelle ViraCaps, qui signifie femme courageuse en Inde. C'est sur la première ce matin, d'ici 10h. Les Belges du bout du monde Adrien Jouvenot. Avant de vous présenter notre belge du bout du monde, Madeleine de Blick, nous plantons le décor avec vous, Francine Beretti. L'Inde, c'est la plus imposante démocratie de la planète, 100 fois plus grande que la Belgique, 100 fois plus peuplée aussi. Oui, des pays les plus peuplés au monde, hein, le deuxième avec plus d'un milliard, 100 millions d'habitants. Aussi une des civilisations les plus anciennes de la planète, hein, des 3000 avant Jésus-Christ, la civilisation de la vallée de l'Indus se développe. Ça correspond à l'ouest du pays actuellement et puis au Pakistan. Et c'est là qu'on trouve les premières villes en Asie. Alors au fur et à mesure de l'histoire, il y a différents royaumes qui se construisent, il y a des invasions régulières et puis des grands empires comme l'Empire Moghol au XVIe siècle qui vont réussir à, à pacifier tous ces royaumes et à permettre une énorme prospérité économique et aussi scientifique et culturelle. À partir du XVIIIe siècle, eh bien les grands pays occidentaux entrent en concurrence pour maîtriser le commerce. Elles établissent des comptoirs sur les côtes, exactement comme Pondichéry au sud-est du pays, là où justement vous avez rencontré Madeleine. Yes, Madeleine dire. L'Inde, c'est aussi une colonie britannique au 19 e siècle. Of course, c'est <rire> l'Empire britannique qui remporte la mise. Vous connaissez forcément les écrits de Kipling, par exemple, le fameux livre de la jungle qui se passe en Inde. Ça a fasciné beaucoup d'Anglais. Mais dès 1947, eh bien, le pays devient indépendant. On retient souvent un Mahatma Gandhi dans cette lutte pour l'indépendance. Une lutte non violente pour se débarrasser des Anglais. Gandhi qui disait « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ». C'est aussi une des devises de Madeleine de Blic. Écoutez notre Belge du bout du monde, elle se présente au micro de la première. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je pense qu'il est bien que je me présente. Alors je voudrais vous dire que je suis née à Liège et que j'en suis très fière. De tout mon cœur, je suis liégeoise et de tout mon cœur, je suis indienne. Alors Madeleine de Blic, vous êtes arrivée ici... Euh... Célibataire, chétive, en mauvaise santé, en 1962, avec l'idée de rester quelques mois Oui, j'avais pensé que je resterais un an. Et comme vous le voyez, l'année n'est pas encore finie. <rire> C'est une année qui dure, qui dure, qui dure 53 ans maintenant. Et puis la famille s'est agrandie. Vous n'êtes pas resté célibataire très longtemps. Avant même de vous marier, vous avez adopté deux enfants. Oui, c'est bien ça, vous voyez, j'ai d'abord fait, à mon arrivée ici, j'ai aidé les sœurs de Cluny à la maternité, elles n'avaient pas de personnel, elles ont accepté que j'apprenne, et j'ai donc été à un moment très, très heureuse de faire des accouchements, aider à donner la vie, c'est un moment extraordinaire, j'ai beaucoup aimé ce temps, et j'ai vu une maman qui a accouché et qui est partie immédiatement, parce que son mari était mort, elle avait cinq autres enfants. Donc, elle a laissé le bébé. Et donc, j'ai pensé, je vais prendre ce bébé, mais quand elle sera un peu plus grande, je la rendrai. Je ne l'ai jamais rendue. Elle est toujours avec moi et elle est elle-même mariée et maman. Mm -hmm. Et puis, vous avez rencontré l'homme de votre vie et vous avez eu deux autres enfants. Oui. J'ai rencontré un Français qui s'appelle Arnaud de Bic. <rire> et lui, il était le premier coopérant français qui avait refusé de faire son service militaire, qui voulait faire un service civil. Il m'a vu en Sari Blanc, je suis toujours en Sari depuis que je suis là, avec deux petits bébés dans les bras. Il a cru que j'étais mariée à un Indien. On lui a dit non, alors il s'est approché. <rire> et ensemble, c'est vraiment ensemble, nous avons travaillé d'abord pour les lépreux et puis pour tout le reste. Nous avons eu nous-mêmes nos enfants, deux à nous, donc nous avons quatre enfants, c'est pareil, adopté ou pas adopter. c'est nos quatre enfants qui ont maintenant des petits-enfants et nous sommes grands-parents. Mmh. Et c'est ce qui est sans doute le plus dur dans votre vie ici, où vous vous sentez heureuse, équilibrée, mais avec quand même le cœur qui tire un petit peu. Ce qui a été la plus grande souffrance pour moi, c'est d'être perpétuellement loin des miens. D'abord de ma maman et de tous ceux de Liège, bien sûr. Mais après ça, vous voyez, c'était très très dur quand mon mari, avec raison a décidé que nous devions emmener les enfants en France puisqu'ils ils devaient être éduqués là-bas et que moi, le président du volontariat qui était le Pandit Bat m'a demandé de rester, rester je n'ai pas d'aptitude pour le travail social et donc il a fallu quitter les siens ça a toujours été le plus, le plus difficile de tout, de tout mon temps <rire> Et vous dites ça avec un grand sourire lumineux avec au-dessus euh, des yeux dans la Le prolongement du nez, ce, ce point rouge... Ça s'appelle un potou et ce qui se passe c'est ceci. Au moment du mariage, dans la tradition, le marié se pique le petit doigt et donne une goutte de son sang sur le front de sa femme en lui disant... Je te défendrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Et donc Arnaud vous a mis euh, ce petit euh, poteau ah oui, il y a une cinquantaine d'années oui, et tous les jours vous l'avez encore Ah oui, et quand je suis en France, je n'ose pas le mettre. Quand je suis en Belgique, je n'ose pas le mettre. Mais ça me gêne parce que j'ai tellement l'habitude de l'avoir. Très coquette hein, avec son, son sari, euh, vous l'avez vu, euh, Mariam, euh, Francine, c'est une femme... Pleine d'élégance. Oui, très élégante et puis avec une énergie incroyable. Oui, et alors elle passe sa journée, elle a une canne à la main, elle lève <rire> sa canne et elle harangue les personnes qui travaillent avec elle, elle les dynamise, elle leur donne vraiment beaucoup de, de souffle. Allez voir aussi sur la page Facebook de notre émission, on a mis des photos de, de Madeleine à son arrivée dans les années 60. Elle avait presque le look Brigitte Bardot, hein, donc c'est une très très jolie femme. Et puis euh, voilà, 50 ans plus tard, elle est toujours sur place. On va la voir très à l'aise à la fois dans les salons des ambassades où elle a reçu la Légion d'honneur par exemple, ou bien à Tutipakam, cette ferme où Madeleine soigne et élève des animaux. Elle a bien compris que pour venir en aide aux plus démunis, il faut d'abord leur donner les moyens de se nourrir. Elle a dans cette ferme 200 dindons, 3000 poulets, 23 chèvres, 26 vaches, ainsi que des mangues, des goyaves, des aubergines, sans oublier évidemment les rizières, les palmiers et les cocotiers qu'elle a plantés. C'est toute la rangée que vous voyez là, La terre était tellement mauvaise qu'ils n'ont pas poussé très bien. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais quand même, ils ne donnent pas le nombre de coco. Mais j'ai refusé qu'on les coupe et d'en mettre d'autres parce que ce si sont les premiers, il faut les préserver. Et qu'est-ce que vous faites avec les noix de coco oh, On fait toute la cuisine, on boit l'eau. On boit l'eau, mais l'eau de coco, ce n'est pas le lait de coco. L'eau de coco, c'est un, une noix de coco fraîche qu'on ouvre Et l'eau est le meilleur, le meilleur pour la santé. Par exemple, quand on est dans un village et qu'on n'a pas d'eau, quand on est dans un endroit de, de grande catastrophe, on peut même prendre l'eau de coco pour l'injecter directement dans la veine. C'est extraordinaire mais ça marche. Le lait de coco c'est autre chose. On gratte la noix qui est donc épaisse donc c'est une vieille noix disons. On la gratte, on met de l'eau bouillante, on mallette et là on fait le lait qui sert beaucoup dans la cuisine. Mais à ce moment-là l'eau n'est pas buvable. Ce n'est pas l'eau, c'est le lait qu'on l'on fait. On fait beaucoup de choses avec le coco. Autre produit euh, très bon pour la santé que vous cultivez ici, que vous élevez, la spiruline. Ah oui, c'est juste ce que nous avons là, que nous allons maintenant visiter. C'est assez extraordinaire, vous avez la spiruline. Vraiment, c'est quelque chose qui donne plus que la viande, toutes les protéines dont le corps a besoin. Et c'est toujours accepté pratiquement par tous les organismes. Donc, nos enfants sont en bonne santé. Je crois que vous l'avez remarqué, ils sont pleins de vie. On leur donne de la spiruline depuis très très longtemps. Mais on a soigné des gens aussi, par exemple, des leucémiques, des gens qui avaient besoin de, de force, on leur a donné de la spiruline. Et de plus en plus, les médecins en Europe comme en Inde pensent que la spiruline est quelque chose qui était dans le passé, qu'on a perdu, mais qu'on doit reprendre. C'est une algue, en quelque sorte C'est une algue, c'est une algue, qui que l'on récolte tous les jours que l'on fait sécher et que l'on fait soit en poudre et cette poudre, on la met ou dans des capsules où on fait des comprimés. Voilà, ah ben voilà votre taxi. Voilà. <rire> Ah oui, elle euh, circule toujours en rickshaw, un petit taxi euh, motorisé. Elle s'assied à l'arrière et avec sa canne, elle dit d'avancer. Euh, on parlait avec euh, Madeleine Deblik de Blic de la spiruline. Vous en avez goûté, euh, Maria Malard Oui, oui, mais c'est pas très, très bon, on va ouais. dire. <rire> Moi, j'ai testé en croquette euh, et je l'ai mis ça à l'apéro avec des amis et ça passe. Très très bien. <rire> Allez, retour chez Madeleine Deblick avec tous ses projets, la spiruline aujourd'hui, le fromage de chèvre demain. Elle y croit, elle fonce, elle défie la crise, se déploie tous azimuts pour fournir emploi et dignité aux plus démunis. Alors je vous propose de la retrouver à l'atelier Shanti, spécialisé en tissage, couture et broderie, sur le mur de son bureau, trône ses icônes. Mère Thérésa en tête. Oui, oui, bien sûr, Mère Teresa, est venue souvent ici, je, je l'ai vue souvent aussi. Nous nous connaissions bien. Et c'est M. Gandhi là, au-dessus Bien sûr, ça c'est un maître, n'est-ce pas Je crois que dans son, le temps où il vivait, de décider de ne pas avoir d'armes dans un immense pays comme l'Inde, c'était vraiment un très grand monsieur que je respecte encore aujourd'hui beaucoup. Vous avez beaucoup côtoyé aussi Indira Ah oui, Mme Indira Gandhi, on se connaissait bien et quand elle a été premier ministre elle a dit je ne peux pas vous parler maintenant mais c'est très bien vous venez dans ma chambre donc on a passé le temps avec Mme Indira Gandhi dans sa propre chambre quelle tristesse de l'avoir été assassinée comme elle l'a été ça a été très très très grave mais je veux peut-être puisque vous me donnez la parole vous dire que la même journée j'ai rencontré une sage de l'Inde avant ça il y avait Ma Ananda Mahi Et cette dame était venue bénir Madame Indira Gandhi. Elle a passé son regard sur chacun. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu l'impression d'être absolument traversée. Elle me connaissait simplement par son regard. J'étais évidemment déjà projetée ici à Pondichéry. Autrement, je pense que j'aurais été près d'elle. Parce que c'était un regard tout à fait extraordinaire. Regarde ici sur votre atelier euh, Shanti, on voit ce personnel euh, assis, par terre, travaillant de façon euh, très artisanale, c'est pour l'exportation oui, oui, oui, tous les Belges vont m'en acheter un peu plus j'espère. Donc nous faisons ici le tissage, et puis nous faisons la couture, et puis nous faisons la broderie, et nous essayons bien sûr d'exporter tout ça. Entre autres à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, vous avez des relais À Liège, à Bruxelles, à Louvain. Alors c'est « Made in India »,« Made in Dignity », et tout ça vous aide à, à financer vos activités C'est-à-dire que nous avons mis une règle dès le début, voyez-vous. La dignité d'un homme, ce n'est pas de recevoir. Celui qui reçoit, il y en a un qui est au-dessus qui donne. Il faut lui permettre, lui, de gagner sa vie, de gagner son riz. On ne dit pas son pain ici, mais on dit son riz d'être payé normalement et de faire comme ça tout ce qu'il faut pour sa propre famille. Ça, c'est la dignité d'un homme. C'est donc le but que nous poursuivons ici, de donner de la dignité. Donc vous ne faites pas de la charité, vous non, créez de l'emploi Non, non, non. Notre but premier, c'est de former par l'éducation et de faire du développement par le travail. La création d'emplois me semble un objectif extrêmement important. Ah, je crois qu'elle a compris beaucoup de choses avant tout le monde. Hein. Madeleine euh, Debli, qui donne de la dignité plutôt que de la charité. Euh, voilà, fille euh, spirituelle de, de l'abbé Pierre, euh, Sœur d'Indira Gandhi ou d'Arundhati Roy, la militante écologiste auteur du livre Le Dieu des Petits Riens. Le groupe trio a d'ailleurs consacré une chanson à cette héroïne indienne, Mrs. Roy. On l'écoute sur la première. Roy a sous la plume, le combat des femmes Roy, les canons fument, les puissances pâment mais six voix de la paix dénoncera la fable, elle a embrassé les lèvres de l'intouchable. Arundati enraye la machine, indienne en sari. Arundati balaye les doctrines, et l'Inde est en vie. C'est Roy, fille du Kerala, un diamant sur le nez Roy a de grands yeux qu'elle aime promener Missis fait monter au ciel, ce des puissants Elle scandaleusement belle, les géants. Arundhati enraye la machine Indienne en sari Arundhati balaye les doctrines Et l'un en vie. Arundhati enraye la machine, Indienne en saris. Arundhati balaye les doctrines et l'un en vie. <much> Mais ces rayons au monde son inspiration. Elle se déchaîne de ses traditions. Miesis tient Dans le creux de ses mains Le dieu des petits riens Roy, C'était Trio dans cette émission réalisée à Pondichéry avec la complicité de Jet Airways qui propose des vols quotidiens entre Bruxelles et l'Inde. Les Belges du bout du monde. Jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot. Madeleine deblick sur la première ce matin. Et il y a encore beaucoup de choses à faire en Inde. Pourtant, Francine Beretti, c'est une grande économie. Bah, la septième du monde hein, en termes de produits intérieurs bruts mais toujours de grands problèmes de pauvreté. Et puis encore beaucoup, beaucoup d'Indiens occupés par l'agriculture, environ un actif sur deux et dans le secteur. Alors, au début du XXe siècle, hein, il y avait encore de terribles famines dans le pays avec des milliers de morts à chaque fois et la dernière n'est d'ailleurs pas si vieille. Elle remonte à 1966 Depuis, la situation s'est améliorée avec notamment ce qu'on appelle la révolution verte. C'est une politique d'amélioration de l'irrigation, de sélection des variétés de riz les plus productives, des apports d'engrais aussi. L'agriculture indienne a donc augmenté ses rendements. Depuis, les, les famines sont une histoire passée, même si euh, cette révolution verte est aussi controversée, hein, notamment pour ses conséquences environnementales. L'Inde est à la pointe aussi hein, de certains secteurs. Dans l'informatique, elle s'en sort très bien. Vous avez peut-être entendu parler de Bangalore, un nid d'entreprises spécialisé dans les logiciels, dans internet, un nid d'ingénieurs aussi. Hein. Beaucoup d'Indiens qui ont été formés aux états unis au Royaume-Uni reviennent en Inde parce qu'ils trouvent du travail à Bangalore. L'Inde est aussi le premier producteur de médicaments génériques au monde. Elle a un secteur aérospatial qui se défend. Elle envoie régulièrement des satellites au-dessus de nous. Et puis l'industrie du cinéma, bien sûr, avec les films, les comédies romantiques de Bollywood, un peu kitsch pour nous, mais qui s'exportent bien dans toute l'Asie. Bref, le pays est lancé depuis un bon moment sur la voie du développement D'ailleurs, il y a une petite classe moyenne d'une centaine de millions d'habitants. Et dans cette classe moyenne figurent aujourd'hui certains des enfants recueillis par Madeleine de Blic dans les années 60 ou 70. Certains sont devenus professeurs, artisans, d'autres font partie de l'équipe dirigée par Sendil, le, le patron de l'association volontariat là-bas à Pondichéry. Nous sommes autour de 200 personnels ici euh, en volontariat. 200 personnes qui travaillent, 1300 enfants parrainés, ce sont des chiffres qui donnent le vertige. C'est un, un gros, gros euh, travail. Vous êtes ici depuis longtemps, euh, Sandil euh, Depuis 20 ans. J'ai commencé comme assistant social ici et maintenant je suis le directeur. Que pensez-vous de cette Belge du bout du monde, Madeleine de Blic, qui est venue dans votre pays, fonder cette association euh, Oui, Madeleine de Blic, euh, elle est venue ici pour nous, euh, pour nos gens. Euh, elle a fait un formidable travail Elle a aidé euh, milliards de personnes euh, qui sont en meilleure vie. Nous avons plusieurs euh, activités ici au volontariat. Euh, pas seulement pour les enfants, euh, aussi pour les handicapés, aussi pour euh, les gens euh, vieilles personnes. Alors comme euh, Madeleine, vous avez le potou au-dessus du nez, sur le front, mais vous, vous avez un rond rouge et un rond blanc. Pourquoi Oui, ça c'est pour euh, Diwali. On a fait une poudja. Puja, puja c'est la prière. Euh, euh, pour ça, je l'ai mis. Mais souvent, c'est blanc pour l'homme et rouge, c'est pour la femme. Comme on a fait le poudja... Euh, Aujourd'hui, euh, je l'ai mis les deux. <rire> c'est vrai que pendant le tournage de cette émission, on le Diwali, la, la fête des Lumières, là-bas en Inde et dans cette région de Pondichéry, c'est aussi le, le nouvel an hindou qui est célébré avec moult pétards et feux d'artifice. Alors parmi les populations précarisées à qui Madeleine de Blig consacre toute son énergie, il y a les lépreux pour qui elle a construit l'atelier Shanti, situé en bord de mer. Un endroit très convoité par les promoteurs immobiliers. Ce terrain est convoité par des hôtels très riches qui auraient voulu ici installer des hôtels au bord de la mer. Mais on ne nous mettra pas d'or, même si on nous dit tout le temps « Vous allez le jeter dehors », on ne le sera pas. Vous voyez, elle vient de me toucher les pieds pour me remercier. C'est une façon de remercier. On se pourre devant la personne qui vous a donné quelque chose et on lui dit merci en touchant les pieds. Il est bien bien clair que le gouvernement pense qu'il faudrait qu'ils puissent nous enlever parce qu'on n'est pas beau à cause de nos handicaps et faire autre chose. Alors, ils répètent et ils nous font payer mais des choses stupides de location. On se bat. Mm -hmm. Alors, il faut rassurer nos auditeurs, ce qu'on entend derrière nous, ce n'est pas des coups de fusil. Ah non, non, non. Nous sommes aujourd'hui en la fête de Die Pavali. Ce sont des pétards. Et malheureusement, ça dure trois jours. J'ai horreur de ça. Mais toutes les familles aiment bien de donner à leurs enfants un moyen d'expression pendant cette fête qui est une fête de famille. Les pétards de Di avali. Je vais vous continuer à vous présenter les unes et les autres. Oui. per seulement... Papati. Papati. Bonne, Bonne comme, Papati. Bonne Bonne comme. Partir effacé sur le gange La douleur Pouvoir parler un ange En douceur Lui montrer la blessure étrange La douleur D'un homme qui vous... Retrouver en douceur Au fond de lui un reste de lueur L'espoir de voir enfin un jour Balavoine qui nous a quittés il y a 30 ans déjà. Et sur son dernier album, il y avait cet hommage à Mère Teresa, la chanson Sauver l'amour. Sauver l'amour pour Madeleine de Blic. Ça commence aussi par donner à manger. 1600 repas quotidiens sont servis au volontariat. Car un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alors on mange à l'indienne, assis par terre, sans couvert. Vous avez essayé, Francine Beretti? Oui, c'est une technique à prendre quand même. Oui. C'est pas <rire> si évident que ça de faire cette petite boulette non. de riz. Euh... Bon, je vous avoue que j'ai vraiment eu quelques difficultés. Ça n'a pas <rire> été évident. Mais Mais après quelques jours, on s'habitue et on fait tout ça avec, c'est très très sympa, le cœur des femmes qui, qui chantent, ces indiennes ont des voix extraordinaires. Écoutez-les. C'est très, très très prenant. Ça va bien Ça, Ça, va bien. Bien. Ça va bien? Ça va bien. bien. Ah. bien. C'est vrai qu'on parle français. Hein. La langue de Molière résonne encore dans la ville blanche de Pondichéry, ancien comptoir des Indes. La France est encore très, très présente. Les rues, on retrouve des rues, des rues Dumas, par exemple. Allez, on en reparle après la pub sur la première. Ce sera le retour des Belges du bout du monde à Pondichéry.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 Oh. Avec Summer of Photography, Beaux-Arts Zoom sur la relation entre humain et espace. Une biennale internationale à la découverte d'expos, lectures et ateliers dans plus de 20 lieux culturels à Bruxelles, du 17 juin au 4 septembre. Info beaux, -Arts. beaux, -Arts. beaux, -Arts. beaux -Arts. 9 9h-10h, les Belges du bout du monde, sur la première, avec Adrien Jouvenot. Excellent dimanche sur la première. Nos Belges du bout du monde vous attendent aujourd'hui en Inde avec Maria Malard, Francine Beretti et notre héroïne, Madeleine de Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Connaissez-vous, Francine Beretti, le point commun entre Madeleine de et Maria Malard euh, Non, j'ignore totalement. Elles ont été toutes les deux décorées par le roi. Ah, oh oui, ça nous, on n'a pas été. Hein, oui, oui, non, franchement, franchement et quasiment en même temps, Madeleine a été faite l'an dernier commandant de l'ordre de la couronne. Quant à Mariam, Allard, elle a été en 2014 lauréate de la Belle-Gaudissée, elle a obtenu le premier prix et les félicitations du roi Philippe. Lauréate qui revient tous les dimanches, elle n'a pas le gros coup, elle vient y quand même chez nous, ça fait plaisir, sur la première, nous raconter une initiative positive, porteuse de changement. À Bombay, par exemple, Mariam, il y a une Une compagnie de taxi assez particulière. Oui, donc comme je vous le disais, une compagnie appelée Vira Caps, Vira qui signifie femme courageuse en Inde. Ce nom n'a pas été choisi au hasard puisque cette compagnie est 100% féminine. Vous l'aurez compris, les chauffeurs sont des femmes. pretty Sharma Menon est à l'origine de cette initiative. Son but est de permettre aux femmes d'être autonomes et indépendantes financièrement. La compagnie a été créée en 2011. Elle offre un emploi stable à des femmes défavorisées. Ah, je ne sais pas comment on les recrute, mais je veux bien être euh, directeur de casting. Hein. Ça a l'air très sympa, cette petite compagnie. <rire> J'imagine que c'est pas un métier qui s'apprend du jour au lendemain, quand même, conduire des, des taxis à Bombay, surtout. Oui, bah, la, pour la plupart des chauffeurs, il fallait d'abord avoir le permis pour la première promotion. Ils devaient suivre six mois de formation. À la fin, 80 femmes ont obtenu leur permis et elles sont encore nombreuses à travailler pour la compagnie aujourd'hui. Le programme de formation a été réduit maintenant à 12 semaines soit plus ou moins trois mois. J'imagine que c'est aussi une idée qui séduit euh, les femmes, hein, euh, les utilisatrices des taxis en Inde. Oui, c'est vrai qu'en Inde, les femmes ne se sentent pas forcément en sécurité, particulièrement après la révélation de plusieurs incidents dans les transports en commun, comme le viol collectif d'une étudiante dans un bus de délit en 2012, Ou encore plus récemment, celui d'une femme dans une voiture Uber. Il faut donc avouer que des taxis conduits par les femmes, c'est un vrai réconfort de ce point de vue-là. Oui, je suis sûr que ça plaire à Madeleine de Blic cette idée-là. Est-ce que la compagnie a déjà du succès, Mariam Eh bien, le bilan après 4 ans est plutôt positif. Viracaps est aujourd'hui 16 taxis éco-responsables et des centaines de clients fidèles. Les conductrices sont plutôt satisfaites. Elles ont un salaire d'environ 200 euros par mois. Des cours de savoir-vivre et d'autodéfense leur sont même proposés. Aujourd'hui, ces femmes peuvent financer les études de... De leurs enfants, elles sont les piliers de leur famille. Excellente euh, initiative euh, que vous soulignez là. Vous avez eu euh, l'occasion de prendre des taxis, peut-être des rickshaws sur place, Franceline Oui, c'est là que je me dis qu'elles sont courageuses ces femmes parce que conduire dans des grosses villes indiennes, ça doit oui. être quelque chose ouais, quand oui, même. Ouais. Moi, j'ai pris un taxi à vélo. Moi, il y a pas mal de vélo-taxi oui. et j'étais tellement gêné du gars qui, euh, qui pédalait qu'à un moment donné, on y a échangé les rôles. J'ai pris Alors sa place. Et il y a, oui, mais c'est un métier. C'est autre chose que de faire une petite balade sur le Ravel. C'est beaucoup plus lourd. Alors, il y a cette phrase de Gandhi parce qu'à Pondichéry au milieu du front de mer il y a une grande statue de Gandhi avec certaines des phrases qu'il a prononcées, moi j'aime beaucoup celle-ci le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même pas mal hein, ça, c'est signé le Mahatma Gandhi, alors pour Madeleine de Blick, aider c'est aussi éduquer, alors elle va nous faire visiter à Oupalam dans la banlieue sud de Pondichéry, la petite école pré-maternelle qu'elle a fondée en 1966 Nous sommes donc ici à la crèche du volontariat. Nous avons plusieurs crèches, mais ici c'est la plus importante. Je suis très très fière des professeurs que nous avons ici. Certains professeurs de cette petite école étaient des enfants placés chez vous, arrivés tout petits à l'âge de 2 ou 3 ans. Oui, des enfants que vous allez voir. Nous allons maintenant aller à la première crèche et certaines d'entre elles ont été dans les berceaux. Les mêmes berceaux. <rire> que deviennent généralement les enfants que vous avez accueillis ici il y a 20 ou 30 ans, parfois 40 ans maintenant Il y a eu vraiment des échecs, mais il y a eu beaucoup, beaucoup qui peuvent fonctionner dans l'existence d'une vie tout à fait normale. Parce que grâce à cette éducation, ils ont pu avoir un métier. Et avec ce métier, avoir une vie familiale à peu près normale. C'est ça qui est l'encouragement. C'est votre plus grande fierté Ah oui, c'est certain que ici, il faut vraiment penser que on commence avec les petits pour un devenir. C'est ça qui est important. Votre travail euh, sur le terrain vous a valu euh, quelques distinctions. Je crois que notre souverain vous a décoré. Oui, oui, oui, oui. Je suis effectivement officier de la couronne. Et même les Français aussi vous ah ont... Ah oui, j'ai la Légion d'honneur. <rire> ce sont des prix qu'il faut partager avec tout le monde, hein, parce que ce n'est pas une seule personne qui fait des choses. Comme j'ai commencé, c'est moi qui l'ai reçu, mais je le dédie à tous ceux qui m'ont aidé. Humilité, hein. Oui, humilité. Là, c'est incroyable. Cette dame qui a la Légion d'honneur, il dit Mais c'est pas moi, c'est les autres. Euh, parfait. Il faut la découvrir. C'est une femme euh, fabuleuse. Madeleine euh, de Blic. Alors, à Pondichéry, où elle travaille, on parle tamoul, on parle anglais, mais on parle aussi français. La ville a d'ailleurs un petit côté euh, sous-préfecture des Tropiques. Écoutez dans les écoles ce qu'on chante. Better. Et on ne dit pas ding-dang-dong, c'est ding-dong-dong. Dong, oui. Et puis c'est santé la matine aussi, j'ai l'impression, oui, oui, plutôt. C'est pas mal du <rire> tout. Alors dans l'école de Madeleine, elle a gardé le premier arbre planté à, à son arrivée. Alors on s'est installé, elle et moi, sous cet arbre à, à palabres, Et elle revient sur ses aspirations, sur ses motivations. J'ai planté un arbre. Je n'ai jamais imaginé, quand j'ai planté ce petit tout dans la terre, qu'il deviendrait cet arbre-là. Mais surtout, il y a maintenant 9 ans, nous avons eu un cyclone et l'arbre, comme vous le voyez, a été complètement coupé. Donc je pensais que quelque chose disait que c'était un arrêt. Et puis non, la vie est belle. Regardez, l'arbre est beau et il a repoussé sur les bases, que nous avions pensé. C'est un symbole, une belle métaphore de la vie aussi, des, parfois des, des échecs et puis on se remet debout, on recontinue. Ça, je crois que c'est très important à voir au cœur, qu'on peut toujours, toujours, toujours... Penser que c'est par la persévérance qu'on fait quelque chose, les qualités humaines peuvent être ce qu'elles sont, mais il n'y a qu'une chose qui est valable, c'est encore et encore chercher, essayer, apprendre. Je crois beaucoup que tous les êtres humains ont cette possibilité d'apprendre, ça c'est à mes yeux très important. Qu'est-ce que vous pensez de la femme, euh, Franceline, Mariam bah Elle est étonnante, on a dit qu'elle a 4 fois 20 ans pour ne pas dire son âge, mais on comprend <rire> effectivement qu'elle a l'énergie de 4 personnes de 20 ans. Euh, <rire> c'est vraiment ça, c'est une belle. Oui, et puis on dirait que le, le pays nourrit vraiment l'esprit. Oui, vraiment... ouais. surtout que c'est un pays énigmatique, un pays euh, envoûtant qui fait parfois un peu peur. Moi, c'est la première fois que j'allais en, en Inde et j'ai vraiment été sous le charme. Mais je crois que c'est parce que j'étais guidé par Madeleine de Blic. <rire> Allez, on va écouter une chanteuse britannique d'origine indienne, Sushila Raman, sur la première. Et puis, nous continuerons à nous promener et nous visiterons avec euh, notre Belge du bout du monde, son atelier de menuiserie qui porte le nom de sa ville natale. Liege. C'était tiré du premier album de Shushala Rahman Paru il y a 14 ans déjà Ces sonorités indiennes accompagnent Notre belge du bout du monde à Pondichéry Madeleine Deblick avec nous sur la première ce matin Je vous engage à aller la découvrir Sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter On a posté quelques savoureux making-of De notre émission Sur cette personnalité emblématique Chaque dimanche De 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde Légèrement plus âgée que Jacqueline Beer, mais un peu plus jeune qu'Annie Cordy Madeleine assume son âge, d'autant plus qu'il lui reste encore pas mal de pain sur la planche Il y a toujours du travail à faire, alors si je peux aider, je le fais C'est comme ça que j'ai commencé, il n'y a pas de raison que ça s'arrête Certains de vos enfants sont grands-parents, ça fait chaud au cœur Bien sûr, ça veut dire qu'on n'a pas perdu notre temps C'est important d'être utile dans l'existence. Mm -hmm. Servir à quelque chose, c'est vrai. Elle est fière euh, de ses racines liégeoises aussi. C'est peut-être ça son tempérament, euh, Madeleine. Elle a donné à la section de menuiserie le nom de sa ville natale. Ici, ceux qui ont de l'or dans les mains réalisent ce que d'autres ne peuvent qu'imaginer. Un meuble, un lit, une commode made in India. La formation, pour elle, c'est aussi l'apprentissage d'un métier et une façon pour l'homme de gagner sa dignité. Allez, on visite avec Madeleine et son directeur Sandil. L'atelier Liège. Ça, c'est la section de menuiserie aidée par notre comité de Liège. Jusqu'aujourd'hui, on a formé, je pense, autour de 300 garçons qui a la formation, qui travaillent comme menuisier à l'extérieur. Alors, ils sont super baraqués mais vous les avez connus tout petits au berceau ben Oui, bien sûr. Ce sont mes enfants. <rire> alors, des enfants qui travaillent dans la section Liège de l'école. Donc ça, ça vous fait chaud au cœur, j'imagine. Bien sûr. <rire> C'est deux fois les miens. <rire> Comme vous le voyez, nous avons des vieux meubles qui sont souvent à rafistoler. Et on apprend aux jeunes à refaire tout ça, voyez-vous. Et tout ça alors est vendu... Vraiment, vraiment bien cher, ce qui rembourse et le travail, et les salaires, et la nourriture de ceux qui les ont faits. Ah, elle se perdra euh, le jour où il fera très très noir à Madeleine. Elle les vend très cher pour avoir de l'argent, mais c'est bien, elle a raison. Madeleine qui déborde de projets. Alors on touche du bois, elle les réalisera. Avec vous, Francine. nous allons jeter un regard vers demain en Inde. Il y a encore du pain sur la planche. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de plus grande démocratie du monde, pour évoquer l'Inde. Alors c'est vrai, c'est une démocratie, mais avec ses dysfonctionnements encore, sa corruption, l'inégalité homme-femme, le système des castes qui intrigue beaucoup de démocrates et puis l'analphabétisme. Beaucoup de défis donc et puis on en a vu un autre hein, en cette période de COP21, de grandes conférences pour le climat. Le Premier ministre indien Narendra Modi a expliqué qu'on ne pouvait pas lui demander à lui autant d'efforts qu'aux pays industrialisés parce que les Indiens avaient le droit eux aussi de sortir de la pauvreté, d'avoir accès à l'énergie, à l'électricité. Alors d'un côté, on comprend tout à fait son point de vue, effectivement. D'un autre, c'est quand même inquiétant parce que le même jour, le jour où il a fait son discours, eh bien, il y avait un pic de pollution absolument inédit à New Delhi. Les gens euh, pouvaient à peine sortir de chez eux avec des conséquences graves pour la santé. Et donc, bah, ces problèmes environnementaux, l'Inde va aussi y faire face et il va falloir aussi que le gouvernement eh bien, euh, y réponde d'une façon ou d'une autre. Ouais, et ce n'est pas simple. L'Inde, pays euh, étrange, fascinant. Madeleine de Blic, qui comptait y passer quelques mois, début des années 60 il a finalement vécu plus d'un demi-siècle et elle a découvert là un autre monde. Bien sûr c'est une autre société avec des autres valeurs et il a fallu un petit temps pour comprendre quand même quelles étaient les façons de vivre des Indiens et des Indiennes et j'ai trouvé finalement avec un extérieur qui est parfois troublant des choses vraiment très très profondes je dis toujours à mes Indiens Moi, je suis chrétienne, vous êtes hindou, mais si j'étais née en Inde, je serais hindou, et si vous étiez née en Belgique, vous seriez chrétien. Je crois que c'est ça, dans le fond, que je pense. <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont révolté ici en Inde Peut-être au début, les castes qui, qui ont plus euh, été présentes à ce moment-là maintenant C'est certain que le système des castes, est à des moments de grande, grande, grande violence j'ai vu des choses magnifiques dans les différents états de, de, de, ou les castés ou les non-castés et des choses tout à fait cruelles une maman qui a tué sa fille qu'elle voulait épouser un non-casté j'ai vu des choses abominables c'est bien certain il est bien sûr que sans parler de caste en Europe on a des situations sociales qui sont un peu similaires même si c'est donc pas grave ce que je me demande pourquoi encore aujourd'hui Après tant d'années, même si le système de caste est beaucoup changé puisque toutes les associations comme la nôtre ont permis à des jeunes d'avoir des postes clés pour diriger des usines, enfin, alors ils se sentent beaucoup plus libres dans leur caste. Mais au moment du mariage, ça, ça m'étonne toujours, on reprend dans sa caste. Ça, c'est étrange quand même. Peut-être de moins en moins, mais ça existe encore. On va se quitter. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, peut-être en... On... En, en tamoul ou, ou en français, avant de, de conclure cette émission Je vous dis un très grand merci à chacun d'être venu et un très grand merci à tous ceux qui, en Belgique et en France, ont bien voulu croire qu'on pouvait faire quelque chose et qui, encore aujourd'hui, sont présents par leur aide réelle. Merci à chacun de tout mon cœur qu'elle voit, moi elle me donne la chair de poule euh, Madeleine de Blic quand elle parle avec son cœur comme ça et c'est vrai qu'elle remercie euh, tout le monde puisque 1300 jeunes euh, sont parrainés dont 253 par des familles belges, chapeau les amis même si vous clamez comme mère Teresa que ce que vous accomplissez n'est qu'une goutte d'eau, si cette goutte n'existait pas elle manquerait cruellement à l'océan ben voilà on a commencé l'émission avec euh, du mère Teresa et on termine avec une petite pensée pour euh, cette sorte de, de combat de Madeleine de Blic De je remercie nos super chronicos bourlingoises, Maria Mallard, Francine Beretti. Merci Adrien. Vous ne partez pas en Inde tout de suite, je vous sens très motivée toutes les deux. Oui, oui. moi j'aimerais y bien y retourner donc, après ma première expérience il y a fort longtemps pour redécouvrir ce pays. Oui, avec Madeleine de Blic et d'autres Belges du bout du monde. Il y a entre autres un Belge acupuncteur à Bombay qui fait des choses incroyables aussi. C'était une nouvelle diffusion des Belges du bout du monde en Inde. La semaine prochaine, nous serons en Argentine chez Sébastien Assoignon, qui est photographe à Buenos Aires. Et il sera en duplex avec Diego Martinez Viennanti, réalisateur du film La Tierra Roja. La première. Les soldes XXL sur Crefel.be, réservés en ligne, c'est dispo une heure après dans votre magasin Crefel.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 Il est 10h. Nathalie Devic pour le journal, bonjour à tous. Recep Tayyip Erdogan sort renforcé du coup d'état manqué qui a visé la Turquie. Le président turc pointe du doigt son ennemi de toujours, Fethullah Gulen, un imam exilé aux états unis Erdogan l'accuse d'être l'instigateur du putsch manqué. Il l'a répété hier soir devant des milliers de partisans rassemblés à Istanbul. Maxime Binet. Oui, devant des supporters du président venus en masse, le président Erdogan veut que les états unis remettent aux autorités ses Cet imam qui vit depuis 1999 sur le sol américain, il a dit devant une foule rassemblée en masse à Istanbul hier soir, tous munis d'un drapeau turc. Le président turc a lancé un appel à son homologue américain, Barack Obama. Et je lui dis, donnez-nous cette personne qui se trouve en Pennsylvanie. J'en appelle aux états unis Si nous sommes des partenaires stratégiques, si nous sommes des partenaires modèles, s'il vous plaît, respectez notre demande parce que nous vous donnons chaque terroriste que vous voulez. Un appel après de nombreuses déclarations publiques en Turquie accusant les états unis d'être responsables du moins en partie de ce coup d'État. Et évidemment, ce sont les relations entre les autorités turques et l'administration Obama qui se détériorent. Recep Erdogan qui réclame sa position en tant que président très puissant et donc renforcé. Mais en Turquie, le retour au calme, on en est encore loin. Le président turc veut imposer un débat sur le retour de la peine de mort. Des mandats d'arrêt auraient déjà été décernés ce dimanche à l'encontre de 140 juges et procureurs, ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la tentative de putsch, alors que l'entourage du président a déjà été inquiété par le passé, par la justice notamment pour des affaires de corruption. Merci Maxime. Avec la tuerie de Nice, la France est entrée dans un nouveau cycle de violence quasi inédit en Europe. Un nouveau défi sécuritaire, c'est ce que pense Sébastien Boussois, chercheur associé à l'ULB. Il a beaucoup travaillé sur le terrorisme en Belgique et en France. Pour lui, aujourd'hui, la situation française se rapproche de situations présentes au Moyen-Orient. Là, on est dans une toute autre dimension. et C'est probablement les deux points sont de plus en plus inquiétants. Le premier, euh, le premier point, c'est l'idée même d'utiliser aujourd'hui un véhicule ou d'utiliser un objet qui devient une arme par destination. Ça, c'est effectivement une tradition, entre guillemets, que l'on retrouve plutôt euh, au Moyen-Orient. Mais en tout cas, euh, l'idée de transformer un véhicule en une arme est euh, tout à fait euh, tout à fait inédit en France. Le deuxième point euh, qui est inédit, c'est euh, le carnage que provoque ce type darme là euh, ce terrorisme à l'aveugle cette manière complètement aléatoire et aveugle de, euh, évidemment, foncer sur des individus avec un nombre de, de morts qui est d'une toute autre dimension que ce qu'on avait pu connaître avant. Et là, on est vraiment, véritablement, presque dans une dimension moyenne orientale. Des propos recueillis par Patrick, Michel et Annie. Ce matin, deux nouvelles personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'attaque au camion perpétrée jeudi soir. Un homme et une femme, l'épouse de l'auteur de l'attaque et quatre autres personnes, avaient déjà été placées en garde à vue vendredi et hier. Par ailleurs, selon des sources proches de l'enquête, on apprend que le tueur aurait repéré les lieux avec son camion les 12 et 13 juillet. 121 personnes, dont 30 enfants, sont toujours hospitalisés. Parmi ces blessés, 26 se trouvent encore en réanimation. Hier, la mairie de Nice a annoncé que la promenade des Anglais serait entièrement rouverte à la circulation demain, après une minute de silence à midi. Hier, déjà, une bonne partie du front de mer a été à nouveau accessible aux piétons. Autour de France, ça va grimper ce dimanche 160 km entre Bourg-en-Bresse et Culoz, avec pas moins de 6 cols au programme. Une étape qui peut faire très mal aux équipiers du maillot jaune, Chris Fromm, et à ses poursuivants. Alors quelle stratégie utiliserait notre consultant Cyril Saugrin Écoutez sa réponse certainement que j'attendrai le première catégorie qui se situe après 23 km mais dans cette ascension je ferai le nécessaire pour envoyer des hommes dangereux accompagnés d'équipiers parce que l'idée c'est pas de mettre un homme seul dangereux devant c'est de mettre avec des équipiers qui peuvent l'emmener le plus loin possible pour faire travailler les équipiers euh, du maillot jaune peut-être faire travailler d'autres coureurs essayer d'emmener des coureurs qui sont 3 e 5 e 6 e au classement général certes il commence déjà à être loin mais profiter de cette étape pour essayer de rendre la course très difficile et je dirais que le Grand Colombier ou les lacets du Grand Colombier et eh bien euh, puissent être euh, le coup final de cette étape le lendemain on a une étape relativement tranquille donc il sera encore temps de récupérer sur cette étape j'utiliserai cette étape pour faire une vraie bagarre. Le départ est prévu vers 13h05. Hier, quatrième victoire d'étape pour Marc Cavendish dans ce Tour 2016. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Chris Froome. En football, les clubs de division 1 poursuivent leur préparation. Victoire du standard 3-0 hier face au Kiev au La Gantoise a battu l'Ajax Amsterdam 2-0. Enfin, pour ce qui est de l'athlétisme au meeting de Zdenzolder, Jonathan Borlée a remporté le 400 mètres en 45 secondes 34.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 Pour vous, voyager est un prétexte pour vous évader du quotidien, vivre plus intensément pour nourrir votre imagination ou créer. Vous souhaitez partager cette expérience avec nous La première vous invite à participer à Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui croquent leurs escapades pour vous donner un goût d'ailleurs. Envoyez vos témoignages et vos coordonnées à crocker.rtbf.be. Crocker au pluriel à rtbf.be. Plus d'infos sur la première.be. La première présente, le 37e festival Jazz and Blues de Gouvy du 5 au 7 août à la ferme Madelon à Sterpini-Gouvi. Vendredi et samedi, Jazz pour tous, avec Masséo Parker, Lisa Simone et bien d'autres. Et dimanche, la grande parade du blues, avec notamment Justin Alley-Brown, Sugar Ray Rayford Band, Nico du Portal. Plus d'infos, Madelon.Gouvy.EU. Le soir présente la monarchie belge. De la prestation de serment d'Albert Ier au couronnement de Philippe, revivez la succession de nos cinq derniers rois sur le trône de Belgique. Du 18 au 23 juillet, le soir vous offre la reproduction de ces une de l'époque accompagnée d'explications historiques. Un témoignage unique à découvrir dans votre journal dès le lundi 18 juillet. Le soir, je lis, donc j'agis.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 La première, le dimanche de 10h à 11h, les terrasses francophones, avec Olivier Nederland. Bonjour à tous, très bon dimanche à tous sur la première, c'est le deuxième numéro des terrasses francophones. Nous sommes ensemble pour un bon mois encore, tous les dimanches matins, pour des reportages réalisés ces derniers mois par les radios francophones publiques. Vous vous apprêtez peut-être à partir en vacances, ou alors vous êtes déjà rentré. Quoi qu'il en soit, nous allons aujourd'hui prendre le large, puisque nous allons voyager en Italie, à la rencontre des descendants des Italiens arrivés chez nous juste après la guerre, parce que certains d'entre eux ont décidé de rentrer vivre au pays. Nous allons aussi vous proposer d'écouter les sons de la nature avec un audio naturaliste. La nature, comme vous ne l'avez jamais entendu, c'est dans quelques instants parce que la nature est belle à regarder, mais elle est aussi belle à écouter. Mais d'abord, direction le Québec pour prendre le large sur le fleuve Saint-Laurent. Bienvenue dans les terrasses francophones. Oui. Elle est la dernière goélette à voile du Saint-Laurent et elle incarne à elle seule tout un pan de l'histoire de la navigation du pays. Son nom, la grosse -Île, un Canadien d'origine suisse, Didier épar a entrepris en 1992 de sauver et remettre à flot cette goélette construite pour l'armée au début des années 50. Ce passionné de voile a redonné à l'embarcation ses lettres de noblesse, même si elle tarde toujours à être reconnue comme un joyau maritime au Canada. Je vous propose donc de monter à bord avec ce reportage de Myriam Fimbry de Radio Canada. Elle va nous emmener à bord de cette goélette grosse île pour une promenade sur le fleuve et dans le temps, en compagnie donc de son capitaine Didier Épard. « Se dégrayer, c'est enlever quelque chose. Se déshabiller, c'est ouais, ouais, ouais. dégrayer, c est, c est, ça vient de la marine. Se grayer. » Il y a plein de mots qui viennent de la marine. Hein. Le porte-jartel, ça vient de la marine. Hein. Parce que la jartel, c'est la sangle qui retient la voile quand elle est ferlée sur les uniers. Alors, mais ça, ça existe bien avant le porte-jartel. <rire> bien, <rire> bien, bien avant. Alors les marins, il a fallu qu'ils nomment cet objet... Didier Épard aurait bien des anecdotes à raconter aux visiteurs de son navire. Son amour de la navigation et des bateaux, c'est l'histoire d'une vie. La main sur le gouvernail de la goélette Grossil, les yeux fixant la ligne d'horizon sur le fleuve Saint-Laurent, Didier Épard se plonge dans un autre siècle. Champlain, quand il vient ici, un des bateaux qui l'accompagne à cette grandeur-là, la moitié de la batellerie québécoise, c'était cette dimension de de bateaux, 60 tonneaux. Alors ça reste quand même extrêmement représentatif de toute la, la, la colonisation et l'occupation du territoire par ces bateaux. Les voiles hissées en haut des deux mâts, gonflées par le vent, la goélette a fière allure avec ses cordages d'une autre époque et ses airs de bateau de pirates. Les golettes, c'était avant tout des navires de piraterie et de contrebande. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une efficacité extraordinaire. La golette pouvait attaquer un navire, un, un gros trois mâts très armé, et elle devenait redoutable. Alors, les grands corsaires comme Surcouf, le français, ou Joseph Barthes, le canadien, ou De Beauchêne, le québécois, euh, ils ont fait des multiples prises sur des très, très gros navires avec des petites unités comme ça, où ils arrivaient... Mais comme ils se mettaient de face, les autres avaient de la peine à les aligner avec les canons. Puis eux, ils, ils étaient agiles, ils tournaient à ras de navire, ils tiraient une bordée de canons sous la flottaison, puis ils se ressemblaient dans l'autre sens. Hier au soir, j'étais dehors, je regardais la lunette. On va sainte-marie, on va se prendre dedans. Vous allez voir, on, on est un jouet. La lunette tournée nous a rendu La goélette Grossile, construite en 1951 à l'île d'Orléans, était propriété de la couronne. 84 pieds de long, 70 tonnes, vitesse de croisière, 6 nœuds. L'armée canadienne l'utilisait pour ravitailler la grosse île près de Québec, en cargo général, et peut-être bien aussi en matériel d'expérimentation. Certains pans de cette histoire sont encore sous secret militaire. Elle a été construite en 1951 pour l'armée, mais sur un plan de coque du début du XXe siècle, à fond rond. Alors cette goélette quand, quand elle est mise en service par l'armée, son premier euh, capitaine, c'est Clovis Pruneau, qui était un militaire, et euh, qui a eu la charge du navire jusqu'à ce que le navire soit transféré à Agriculture Canada. C'était une île de quarantaine animale. Alors, par exemple, qu'on a importé les premiers charolais, les bœufs, etc. Alors là, ils avaient surélevé la cabine du gros île pour voir par-dessus le dos des bœufs. Alors, moi, j'ai remis la cabine originale. Alors, attention, sur un navire, je dis toujours, si on lève la jambe, on baisse la tête. pas. Voilà, parce que tout est, tout est cloisonné. Hein. Il y a quand même sept cloisons étanches ici. Donc, vous voyez, là, vous voyez, un genou, un autre, un autre. Est Didier Épard nous emmène dans l'ancienne cale du navire, un en espace qu'il a entièrement restauré. Toute la sécurité est là. Il y a 14 pompes de pompage des fonds. Et tout est en double. Tout est, ouais, on est vraiment... Ouais, C'est extrêmement sécuritaire. <rire> Il lui a fallu satisfaire toutes les normes de Transport Canada, pour obtenir le certificat de navigation avec passagers. Un défi colossal, une saga de 20 ans que Didier Épard se promet de raconter dans un livre. Son fils de 21 ans, Vincent, a grandi avec ce projet et ne cache pas son admiration. C'est fantastique pour ça d'avoir réussi à sauver le, le patrimoine avec autant d'acharnement, avec autant de temps. C'est phénoménal qu'il y ait réussi à abattre la, la bureaucratie, dans le fond, parce que c'est ça qui empêche les projets d'aboutir. Des projets comme celui-ci où il faut rentrer des normes extrêmement modernes dans des bateaux anciens. Vincent Épard suit les traces de son père qui lui a transmis sa passion ainsi qu'un savoir-faire en voie de disparition, la charpenterie de marine. Ils nous ont obligé un escalier à 45 degrés pour rentrer dans le bateau. Quand ces bateaux-là, traditionnellement, c'était un trou dans le pont avec une échelle puis on ne perdait pas de place à l'intérieur. Mais eux, ils voulaient absolument un escalier à 45 degrés. Ce qui est obligé de faire la structure à l'avant pour la cabine. Ce qui bloque totalement la vue à la timonerie, Ce qui est obligé le poste de conduite arrière. Donc ça emmener emmené tout ça pour avoir une descente à 45 degrés. Non mais c'est un vrai livre. Je l'appelle mon livre dans lumineux. Je vais vous montrer pourquoi. C'est le livret de stabilité de la Golette-Grossil. Donc, c'est plein de tableaux, de chiffres, de, de choses qui prouvent que le bateau ne coulera pas. C'est des, des configurations où on dit qu'est-ce qui va se passer si tu es dans telle configuration, quelles sont ta, ta coupe de stabilité, etc. T'sais? Alors, on a un livret de stabilité qui a étonné complètement Transport Canada. Mais ça, ça a coûté 20 000 dollars. Vous voyez, mais au moins à l'époque, il vous faisait des enluminures pour ce prix-là. Vous savez, il vous faisait des petits dessins dans la marge. Là, tu sais. Ça, c'était fait sur ordinateur. Ça a coûté 20 000 pièces. Didier Épard s'est endetté jusqu'au cou pour réaliser son rêve. Il a bien dépensé 2 millions de dollars pour remettre en état la dernière goélette du Saint-Laurent. Je, je dis toujours, on marche sur mon fonds de pension. <rire> vous êtes débrouillé tout seul ou vous avez eu des donateurs mais, Alors, il y, y, y a des gens qui ont prêté de l'argent, il y a des gens qui ont donné de l'argent, il y a des gens... Euh, moi, j'ai mis absolument tout ce que je possédais, j'ai enlouti toutes mes payes là-dedans. Et puis, il y a eu des prêteurs, il y a eu surtout des prêteurs sympathiques, extrêmement sympathiques, extrêmement généreux. Si on a eu plus d'argent, on aurait fait certaines choses mieux. Mais... Euh, Les goélettes n'étaient pas des bateaux de riches. Ça se construisaient en une corvée, en un hiver, sur la grève. On a gardé cet esprit-là. Pour voir ça, j'aurais ouais. fait... Je sais pas combien. Euh, kilomètres. Ouais. Faut leur acheter le livre. Hein, la saga de la grosse île. Mais écris une saga réelle. Ah oui, j'ai écrit la, la, vérité. la vérité. La vérité sur la grosse île. J'ai payé assez cher mon droit de parole pour l'exercer. <rire> Vous avez beaucoup de fans hein, qui viennent faire la visite. Faire la oui, oui, oui, oui. Mais vous savez une histoire qui dure bon? 20 ans. Vous avez bassiné beaucoup de monde avec votre histoire pendant 20 ans. Parce qu'il y a eu des moments où c'était très décourageant quand j'étais euh, ponton 27 sur le quai de, sur le quai de Québec. C'était vraiment, fallait croire. <rire> Il faut être suisse d'origine pour euh, aimer la mer. <rire> Ben, ils ont gagné la Coupe damérique Cup deux fois les Suisses. Il faut croire qu'il y a, a dû rester un gêne quelque part dans les Alpes. <rire> Didier Épard a appris la voile sur le lac Léman à Genève, puis il a immigré au Québec à la fin des années 70. Formateur et conseiller technique, il a travaillé aussi bien pour des industries, des musées ou des navires-écoles voués à la réinsertion de jeunes délinquants. L'UCAM lui a confié le déménagement de ses pavillons scientifiques. Et surtout, il a rencontré la goélette Grossil en 1992. C'est du patrimoine vivant, c'est du patrimoine matériel, c'est du patrimoine immatériel aussi. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les techniques de préservation, les façons de découper le bois... Moi, j'ai eu une immense chance de, de rencontrer Paul Mailloux, qui était le plus grand charpentier de marine du Québec, à l'île-aux-Coudres. C'était un artisan exceptionnel, Monsieur Mailloux. Et j'ai eu la chance de travailler dix ans avec lui, donc il m'a passé ce savoir-là... C'est quelque chose que j'ai pu repasser à mon fils. Lui, il a refait euh, toute l'avant de la coque qui s'était abîmée. Jacques Charbonneau, un ami de longue date. Didier a été même en forêt, abattre des arbres avec des menuisiers de marine pour euh, faire sécher les arbres, écarrer tout le bois que vous voyez là. C'est Lui là, a été en forêt pour le, le couper, les abattre et puis reconstruire la coque. Et tout le bateau. Un travail impressionnant. Pas. Regarde, Romain, là, les voiles sont pleines. Hein, là, on serait grand largue. Dans sa quête de soutien financier, Didier Épard a frappé en vain à toutes les portes de tous les ministères possibles, fédéraux et provinciaux. Même le ministère québécois de la culture est resté sourd à son argument de préservation du patrimoine maritime. Ici, c'est qu'on a laissé complètement... Euh... Le patrimoine allait à l'abandon. Moi, quand j'ai commencé le projet, il restait euh, une vingtaine de golettes. Et le, le, le, le ministère de la Culture a fait étude sur étude pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec ses 20 golettes, puis ses 15 golettes, puis ses 10 golettes, puis ses 8 golettes, puis, puis ses 5 golettes. Puis après, bien, il en restait plus. Il n'y a plus besoin de faire d'études. Je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Didier Épart se fait dire qu'il a dénaturé la goélette grossile. Elle n'est plus exactement comme en 1951. Mais les petites transformations, il les a faites à la demande de Transport Canada. Le capitaine passionné se console avec la reconnaissance internationale. Il peut se targuer d'avoir été admis en 2010 dans les rangs de l'EMH. L'EMH, c'est l'European maritime héritage. 12 500 navires historiques européens. Okay? C'est comme l'organisme qui chapeaute ça. Quand ils ont regardé la grosse île, ils ont dit Ah, attends, tu as réussi à rentrer des normes sans abîmer le bien Viens, on veut que tu fasses partie de notre organisation. Alors, je suis le premier étranger qui a été accepté à l'European Maritime Méritage comme membre. Donc, à quelque part, je suis reconnu par les plus grands musées du monde, Paris, Amsterdam, etc. Mais personne ici. Ils ne comprennent pas la démarche. Est-ce que. Tous les membres de l'OMH se trompent et que le ministère de la Culture a raison. Peu importe qui a raison maintenant, Didier et ne regrette rien. La Golette vogue sur les flots depuis les fêtes de la Nouvelle-France en août dernier à Québec, puis elle a fait le trajet d'une trentaine d'heures qui la sépare de Montréal. Et cet hiver, elle voguera peut-être vers des eaux plus chaudes pour éviter de rester prise dans les glaces, ce qui déplairait à ses assureurs. Reportage donc de Myriam Fabry de Radio-Canada, diffusé le 11 octobre dernier dans l'émission des hôtels le dimanche. Direction l'Italie à présent. On s'est souvenu tout récemment de l'immigration italienne en Belgique. Des accords signés en juin 1946, il y a tout juste 70 ans. A l'époque, beaucoup d'Italiens étaient venus travailler dans les mines chez nous. A priori, pour un temps limité, eh bien, ils sont finalement restés pour la plupart. Nous vous proposons ce matin de faire le voyage inverse en quelque sorte. Quitter la Belgique pour se rendre en Italie à la rencontre des petits-enfants de ces mineurs parce que certains n'ont pas oublié leurs racines, au point de rentrer vivre en Italie, euh, littéralement appelés par le pays de leurs grands-parents. Et c'est dans la région de Bologne que Jean-Marc Vierzet et Françoise Barré les ont rencontrés. Le ciel est d'un bleu profond et intense, celui de la volupté. Le soleil inonde une place, caresse des maisons de pierre, tout autour du village, les apennins. Un cabayeux de verre pour la végétation, Et puis cette langue, chantante et belle. C'est Monguidoro, 900 mètres d'altitude, à 1h30 de Bologne, un village montagnard, d'où à partir de 46, les jeunes hommes sont partis pour Rebec en Belgique et ses carrières, pour le bassin de Charleroi et ses mines profondes. Victor, tu pris chose non, merci. Euh. Marianne prend un café à la Belge, en terrasse, avec l'ancienne institutrice du village, Vittoria. En terrasse, parce que nous sommes là. L'habitude italienne s'est avalée au bar, son espresso ou son macchiato, en échangeant quelques paroles aimables. Marianne est née à Tubise et s'est sentie appelée, happée littéralement, par le pays de ses grands-parents. Elle avait un peu plus de 20 ans et s'est installée en Italie, là où elle venait toujours en vacances. La chose que pour français, maintenant, c'est un peu difficile pour moi. Hein, parce que ça fait... De temps en temps, avec ma sœur, je parle encore le français. J'ai commencé à penser en italien, à compter en italien. Alors, euh, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, en je... n'ayant pas beaucoup de contacts en Belgique, comme ça, même par téléphone, beaucoup moins. Alors, le français, un peu, s'en va. Est-ce que vous vous sentez italienne ou vous vous sentez belge Italienne. Toujours italienne, même en Belgique. Quand j'ai eu 18 ans... Je pouvais choisir d'avoir la double nationalité, mais je me sentais italienne. Je n'ai pas accepté. Et vos parents étaient nés aussi en Belgique Non, ils sont nés ici, en Italie. Euh, ma maman était d'ici, et mon papa de, de Treviso. Et un jour, vous avez décidé de quitter la Belgique où vous aviez grandi. Je suis toujours venue en vacances ici. J'aimais bien le... L'entourage, j'avais beaucoup d'amis déjà, le fait de, de, de passer le mois de juillet, le mois d'août ici, je suis restée les premiers trois mois sans savoir si j'allais rester pour toujours ou pas. Puis je me plaisais bien et j'ai commencé à faire des demandes dans, dans des usines, tout ça. Au début j'ai travaillé un peu partout et puis à la fin j'ai trouvé à travailler ici et je me suis bien trouvé. Quand vous étiez petite en Belgique, qu'est-ce que vous saviez de l'Italie C'était quoi l'Italie pour vous C'était le soleil, les vacances. Il y avait tellement de, des jeux, des, des fêtes et tout ça que c'était très agréable. Et quand vous êtes venue vous installer, ils considéraient que vous étiez italienne, les gens d'ici, que vous étiez de mon Non, non j'étais considérée belge. Et en effet, disait disaient la belga. Qu'est-ce que c'est que se ce sentir italienne? Sentir de devoir rester ici. Pas que c'est beaucoup mieux qu'en Belgique ou, ou quoi que ce soit, ou un autre pays. Mais... Même si je suis née en Belgique, mais je ne partirai jamais d'ici. Je m'appelle Vittoria Comellini. et Nous sommes dans le petit village de Monguidoro, dans les Apennines. Et maintenant, nous allons voir le petit musée de l'émigrant euh, que j'ai fait avec euh, toutes les choses qu'ils m'ont donné les émigrants de Munguidoro qui sont allés surtout à la Belgique. Voilà le musée. Ça, ce sont les valises des de Italiens qui sont partis. Oui. Ils ont toujours gardé leurs valises oui. ils ont gardé leurs valises et m'ont donné Il y a beaucoup de choses, hein, voilà. <rire> il vous donne les bienvenus, ça. C est, c est, c est, c est, les Gilles, c'est les Gilles du petit village de Rebecca. On m'a donné ça. Les costumes de Gilles, oui, complètes. Et ici, il y a les mots qu'on utilisait pour euh, les Italiens à l'étranger. Calzoni, Rital, oui. macaroni spaci, <rire> sal macaroni. Et ça, c'est en euh, allemand. Et c'est « spaghetti fresser mais hmm, « spaghetti », vous le comprenez. « Freser », il veut dire « manger », mais c'est un verbe utilisé pour les animaux, pas pour les… Le spaghetti ah, ». Cool. La ça c'est la Belgique, voilà. Les Italiens qui sont allés à Rebec ont travaillé à la carrière, pas dans la mine, et ils étaient heureux de ça, hein? Parce qu'ils disaient dans la mine non jamais, et dans la carrière il faudrait faire les cailloux mille euh, par jour des porphyres Oui, oui, il faut, il faudrait les casser, voilà. Toujours assis par terre. Ah, cela, euh, ce sont les instruments. La fisarmonica, eh, il violino, la trombetta eh, suonavano questi strumenti. Mm. c'è un accordéon? Sì, si, l'accordéon, sì, oui, l'accordéon, la, la trompette e il violin. Et puis, c'est Marina, vous connaissez la chanson, hein, de Rocco Granata. Vous la connaissez? Oui. Allez, -y chantez-la <rire> un peu. Marina, Marina, Marina. Ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina. L'écrivain Giuseppe Oh, mia belle mora, non, non, non, lasciare, non, non, non, abandonare. non, non, non, non, non, non, Oh mia bella mora, non, non, mi non, non, mi devi non, non, non, non, non, non, non, Ses racines sont du latium et de liège, du monde ouvrier dans lequel il a grandi. Mon papa est arrivé en Belgique, en région liégeoise, avec son père, en 40, septembre 1947. C'est une vague d'immigration très importante pour, pour travailler dans les, dans les mines et les charbonnages. Il avait 7-8 ans, je pense. Ma grand-mère disait qu'elle était venue pour un an. C'est une phrase que j'ai entendue chez beaucoup de mes amis, des oncles de cette génération-là, donc la première génération d'immigrés. Mon, mon papa me, me racontait souvent qu'elle, les premiers mois, elle gardait les valises en, en dessous du lit et elle ne voulait pas les ranger parce que ça aurait été symboliquement s'ancrer sur le territoire belge et donc mettre fin à ce, ce projet de, de, de, de permanence tout à fait provisoire. Oui, la plupart ont fait, sont venus ici pour une période extrêmement déterminée terminé, en tout cas dans leur projet, et puis ce qui changé la donne, c'est évidemment euh, les enfants qui ont grandi, qui se sont scolarisés, qui se sont fiancés, qui sont mariés, qui ont eu des enfants. Et donc voilà, l'affectif alors s'est installé en Belgique. L'arrachement à la terre natale est une blessure endormie. L'Italie, leur pays, les fascine. On perçoit le fantasme du pays absent. Le désir d'un retour a chevillé les premières et les deuxièmes générations. Et aujourd'hui, les petits-enfants des Italiens de l'immigration rêvent toujours d'Italie. On s'était en suspension dans l'air, je vais dire constamment. C'est-à-dire que nous vivions toujours avec ce projet qui était présent. Et donc mes parents, on vivait très correctement, mais les économies qu'ils pouvaient faire... Eh bien, était toujours destiné à construire cette maison au village et à installer le retour, à préparer le retour. Et c'est ce qui s'est passé au début des années 80, je pense. Donc mon père a vendu ce qu'il possédait en région liégeoise et nous sommes tous retournés en Italie. Et, et là, l'impact n'a pas été exactement ce, ce à quoi nous nous attendions ou plutôt ce à quoi lui s'attendait. Que s'est-il passé Eh bien, il s'est passé très simplement qu'il ne s'est pas réadapté à son propre pays. Donc il a voulu monter une, une, un commerce de, de, de voitures et de réparations automobiles. Et lorsqu'il faisait une réparation, lorsqu'il vendait des pièces, eh bien, on venait le payer avec un litre d'huile ou un poulet mort. Et donc c'était un peu du troc comme ça, évidemment sans facture, sans rapport clair avec l'administration. Un petit village dans le centre de l'Italie, centre-sud de l'Italie. Et donc il ne s'est pas réadapté à la mentalité un peu de débrouillardise, je vais dire qui régnait à l'époque dans le sud de l'Italie, et au bout de 9 à 10 mois, il est rentré. Je me souviendrai toujours de la phrase qu'il m'a dite à ce moment-là. Il m'a dit « Je viens de m'apercevoir que je ne suis pas italien, au fond, mais je suis belge. » Ça m'a ça, ça non seulement troublé, mais, mais ça m'a ouvert un rapport à l'identité qui n'était plus le rapport classique des, des Italiens immigrés, c'est-à-dire la, la Squadra Azzurra, l'équipe nationale, la Ferrari, le café, la 500 et, et tous les gros clichés qui peuvent circuler. Mais donc je me suis aperçu qu'en fait se sentir italien et se sentir en lien avec le pays d'origine, c'est quelque chose qui allait au-delà de ce simple rapport, qui pouvait se vivre ailleurs que sur le territoire national au fond. Cheren vit à Sasso Marconi au pied des Apennins. Il est de la louvière et fou de langue italienne. Il a mené en Italie une enquête d'amour et de passion pour sonder les tripes et l'âme de ces 5000 belgo italiens d'Italie. À chaque fois, des histoires de vie, d'attachement d'identité, de quête et d'hymne à l'amour des racines. L'Italie, c'est un peu le cliché qu'on en a quand on est belge. Donc même si on n'est pas italo-belge, Il y a cette idée de dolce vita, de farniente, de soleil. C'est vrai qu'en Belgique, on est quand même très obsédé par le climat. Bon, il y a de quoi. Mais c'est vraiment un élément important et c'est vrai que ça joue. La vie est tellement... C'est une autre qualité de vie, le fait d'avoir de la lumière aussi, ça change les choses. La nourriture revient également, le, la mer, le, les paysages, les petits villages. Le village, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Pour l'idée de cohésion, de mes racines sont là, euh, je, je, je retourne ou je vais là d'où je suis, il y a un peu de ça Oui, et ce n'est pas le pays, c'est une identité régionale, une identité locale. Il y avait cette idée vraiment du pays. Ils ont entendu parler de ça quand ils étaient jeunes. Il y avait l'idéal de l'Italie, mais en même temps, il y a aussi un, un écart, un fossé qu'ils ont découvert entre leur culture, qui est quand même belge, et la culture italienne. Et donc... Ils se rendent quand même vite compte qu'ils ne sont plus de là-bas et qu'ils auraient du mal. Parce que ce n'est pas le pays où ils ont grandi et ils se rendent compte qu'il y, qu y a une distance. Hugues Chéren a fondé une association italo-belge à Bologne. Tous ceux qui sont partis, qui ont en quelque sorte repris la valise de la grand-mère cachée sous le lit pour réaliser le rêve de trois générations, se retrouvent là pour parler d'une découverte au fond d'eux-mêmes, leur Belgitude. 67% des Italo-Belges vivant en Italie sont des femmes. Leur pays, c'est aujourd'hui l'Italie. Julie et Chiara doivent se rencontrer pour parler du goût de la Belgique qui leur manque. Elles sont des enfants de l'entre-deux et elles l'assument. Je m'appelle Julie Magagnoli. à euh, Bologne, en campagne. Je viens de la de Liège, Liège Belgio et habite ici depuis 18 ans. Donc ça fait 18 ans que vous habitez à Bologne, mais vous venez de le dire, vous venez de Liège. Oui, euh, j'y suis née, j'y ai grandi, j'ai fait toutes mes études. Donc je suis née italienne avec une carte de séjour italienne. Donc quelque part j'étais destinée à, à revenir à ma place. Pourquoi vous estimez que votre place est ici Maintenant oui. Maintenant oui. Je serai toujours belge à l'intérieur car j'ai grandi en Belgique et je ne peux pas faire sans mon acquis belge, mais maintenant je suis à ma place. Je m'appelle Chiara, je suis arrivée ici à Bologne circa 8 ans. Pourquoi vous n'avez pas choisi de tomber amoureuse d'un italien de Belgique, mais d'un italien d'Italie Je pense qu'au fond j'avais envie de partir. J'avais envie de quitter la Belgique, donc il y avait euh, l'Italie qui était présente. C'était un peu comme revenir à la maison, même si j'y avais jamais habité, donc euh, je me sentais déjà chez moi en arrivant. Quand vous étiez à Liège, vous vous sentiez belge ou italienne Je me sentais étrangère. Je me sentais étrangère de par mon nom de famille italien très prononcé et, et parce que j'ai un peu vécu, je crois, le, le racisme quand j'étais à l'école en petite. Exactement. Je m'appelais Julie Macaroni pour les autres enfants. C'était l'époque de la chanson du Rital. Du Furital et Je le reste. Exactement. Dont les enfants avaient changé les paroles. Et je me souviens. Avoir... Et ils disaient quoi Ah, c'était horrible. Je... je me souviens en avoir souffert. Et mes traits étaient très italiens aussi. Je me voyais de méditerranéenne. Et je ne comprenais pas vraiment. Je, à l'époque, je ne saisissais pas la raison de ce que moi j'appelle maintenant du racisme. Vous pensez que c'était vraiment du racisme Oui, je crois que oui. Je crois que c'est l'attitude que je vois maintenant en Italie par rapport à un Albanais. C'est exactement la même chose que ce que j'ai vécu moi dans le début des années 80 en Belgique. J'aime rester en Italie aussi pour mes parents qui n'y sont plus. Oui. Pour leur montrer l'Italie de maintenant, qu'elle est quand même vivable alors qu'eux, ils l'ont fui j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé un mari exceptionnel. Et... Italie. Italien d'Italie. Italien d'Italie, un vrai. Le charme qu'ont les Italiens, il est connu. C'est ouais. quoi le charme d'un Italien C'est... Ah, ça, je crois que c'est typique de la Méditerranée. L'homme est, euh, est plus mystérieux, je crois, parce qu'il est plus distant. Euh, entre l'homme et la femme, ici, il y a une nette séparation. Ce sont deux mondes qui, quand ils se rencontrent, ont besoin de toutes sortes de, de méthodes, d'approches. Ils sont tous experts en séduction, les hommes et les femmes. Car ce sont deux mondes qui doivent même apprendre à se connaître. Dans l'Europe du Nord, j'ai l'impression qu'on grandit plus en symbiose. Filles et garçons, et puis hommes-femmes. Il n'y a pas besoin de tous ces rituels, mais qui sont très, très... Euh, comment est-ce qu'on dit affascinants. C'est fascinant. Ah oui, c'est vraiment particulier. Je sais pas, aller au, dans un magasin et puis euh, le serveur vous dit « Ciao, Bella !» et il le dirait à une dame de 80 ans aussi. Ça, j'aime bien. Ce côté plus chaleureux, plus humain, les sourires. Je trouve que les gens se regardent beaucoup. Il y a plus d'interactions. Même si c'est très superficiel, je trouve que ça, ça nourrit au quotidien. Oh, secret sempre O lo ce sont en fait des gens qui à un moment donné ont décidé d'accomplir le. Le chemin, en sens inverse. Est-ce qu'on peut appeler ça un retour Parce que pour eux, c'était pas un retour, mais disons que c'est un retour au niveau familial, dans le pays que les parents ou les grands-parents avaient quitté. Comme pour aller rechercher leurs racines, comme pour, euh, quelque part, réparer une dette. Dans vos rapports avec les autres, ici, qu'est-ce qu'ils aiment de votre côté belge que vous avez immanquablement un certain humour peut-être par rapport aux choses euh, le fait de relativiser de prendre un peu plus de distance par rapport à, à la vie de tous les jours euh, un côté plus indépendant je parle surtout par rapport à mon fils euh, ici les mamans sont assez mamans poules quand même euh, euh, le cliché est bien là et euh, donc parfois oui on m'a fait la remarque que je laissais beaucoup mon fils gambader tout seul, même s'il était loin. Ça, je pense que c'est plus belge. Je m'arrête devant les passages pour piétons et je fais passer les vieilles dames. Ça, c'est quelque chose que quand j'avais ma voiture, immatriculé en Belgique avec ma belle plaque rouge, les gens regardaient tout de suite ma, ma plaque, la remarquaient et me faisaient un petit coucou, un remerciement. Et donc, par exemple, vous avez des habitudes, je ne sais pas, euh, vous faites manger des spéculoos à vos copines. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai ramené il n'y a pas longtemps de Belgique, c'est le spéculoos à tartiner. C'est de la dernière mode. Oui, oui, tout à fait. Je fais des soirées boulées à la, boulées à la Liégeoise. Et, oui, oui. Oui, je suis... J'essaye Je, un petit peu de donner un peu de ma culture. L'alimentation c'est un thème qui revient souvent chez tout le monde. Aussi bien l'alimentation belge que italienne. Donc les gens parlent de l'alimentation en disant voilà la nourriture, on aime bien, manger en Italie. Maintenant, il y a aussi beaucoup de, de Belges, ou d'Italo Belges, qui découvrent qu'ils sont attachés au chocolat et qu'on a la nostalgie des gaufres. Euh, parce que c'est pas simplement le fait de, de manger, mais c'est que c'est la nourriture qui est associée à des souvenirs aussi. Donc il y a vraiment cette idée un peu de la madeleine proustienne, des aliments qui font revivre une émotion. Ça peut être la, les galettes de, de la grand-mère ou les crêpes qu'on mangeait euh, à tel moment, à la chandeleur... Et, Et parce que l'alimentation est culture et, et souvenir et puis malgré tout il y a des choses culturelles auxquelles on ne s'adapte pas qui peuvent être euh, des choses vraiment de, du quotidien euh, le manque de ponctualité euh, ou alors le, voilà, le fait que La parole n'a pas la même valeur euh, et que en Italie on pourrait très bien dire une chose et puis, et puis en fait euh, si ça ne se fait pas ou si ça se fait à, à moitié ou si ça se fait dans un an enfin je veux dire quand, quand quelqu'un vous dit euh, c'est oui c'est pas toujours oui en fait ce sera peut-être un peut-être euh, donc il n'y a, y a pas vraiment toujours de Magari <rire> voilà <rire> C'est vraiment. Euh, les racines sont vraiment plus fortes que les difficultés. Ah oui, maintenant oui, moi ici, ma maison, mon mari, ma vie, ici je ne, Je ne me vois plus me redéraciner pour revenir en Belgique. C'est un beau défi que j'ai relevé et maintenant je me sens, ici je me sens italienne. Maintenant je me sens complètement italienne. Reportage donc de Françoise Barré et Jean-Marc Vierzet diffusé dans l'émission transversale du 4 juin dernier. Enfin, nous allons nous quitter en tendant l'oreille un peu plus que d'habitude pour écouter les sons de la nature, en compagnie de Boris Jolivet. Du cri de l'araignée au chant des baleines, en passant par les craquements de la glace ou la montée de sève, Boris Jolivet traque, capture et travaille tous les sons de la nature. Enregistrer ses sons, c'est son métier. Il est audio-naturaliste, comme d'autres sont photographes animaliers ou encore dessinateurs naturalistes. S'il met son savoir-faire et la qualité de son écoute au service du cinéma, en réalisant de nombreuses bandes-son pour des documentaires animaliers, Boris Jolivet aime aussi partager ses créations avec le grand public au travers d'interventions sonores dans des festivals ou dans des maisons de la nature. Il réalise aussi des CD. Voici La nature en toile de son, c'est un reportage réalisé pour l'émission Prise de terre, diffusée sur les ondes de la radio-télévision suisse le 26 mars dernier. Alors là, ce sont des, des percussions très particulières. Ce sont des percussions d'araignées loups. Donc en fait, les percussions sont très, très souvent utilisées dans la nature par, euh, par euh, beaucoup d'animaux. Et euh, ça, c'est un petit peu une découverte. Je suis tombé dessus par hasard, dans le Jura. Et euh, c'est vraiment le son qui m'a intrigué. C'est très faible, hein, mais ça s'entend à l'oreille, à plusieurs mètres. C'était très régulier, très rythmé. Donc, euh, j'ai passé, ça m'a intrigué en tant que preneur de son de la nature. Euh, euh, voilà, Je me suis mis à quatre pattes parce que ça venait vraiment du, du sol. Je voyais plein d'araignées, mais ça ne pouvait pas être ça. Donc, je cherchais, je cherchais jusqu'à ce que je vois une, une araignée. Du coup, je regarde devant moi qui se met sur une feuille. Et là, elle se met à vibrer donc de son abdomen, de son corps, sur cette feuille sèche. Et en fait, elle fait des percussions comme ça avec son abdomen. Boris Jolivet, l'homme qui enregistre les, les araignées. Alors ça tambourine, ça clapote, ça siffle, ça souffle, craque, cogne, grogne, cliquette, teinte que sais-je encore. La nature n'est pas seulement belle à regarder, elle est aussi belle à écouter. Voilà pourquoi je vous invite à fermer les yeux, ouvrir bien grandes vos oreilles, monter le son. Voici la nature en toile de son. Est-ce que ça pousse un cri, une araignée Alors voilà, c'est ce qui est exceptionnel aussi. C'est que du coup, bon, j'ai passé des heures à quatre pattes avec mes micros pour réussir à, à capter ce son que je trouvais vraiment incroyable. Je voulais vraiment le, le faire ressortir et pouvoir le faire entendre. Et euh, bah le fait de passer du temps comme ça, avec les micros très près des araignées, j'ai réussi à enregistrer des cris d'araignées. En plus de jouer des percussions, elles chantent. Et en fait, elles stridulent. Donc elles, Comme les insectes, hein, elles ont un appareil stridulatoire, c'est-à-dire une râpe ingratoire un qu'elles frottent l'un contre l'autre pour produire un son donc elles, elles ont un, un cri Se passe euh, une rencontre entre un preneur de son et une vipère aspic Là, j'ai eu la chance euh, de tomber sur un site où il y avait euh, des reproductions, donc beaucoup de vipères. Donc euh, j'étais très méfiant tout de même. Mais euh, voilà, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de l'enregistrer. C'est un son que je, je souhaitais vraiment enregistrer depuis longtemps. Et en général, ça, elle fuit la vipère. Euh, voilà. Donc là, euh, j'ai approché avec mon micro de plusieurs et à chaque fois, elle fuyait sans, sans siffler. Et celle-ci, qui était près d'un tronc, Se, se redresser vraiment et on a joué un petit peu tous les deux. Moi j'étais mon micro face à elle, moi j'étais à 2 mètres à peu près, et dès que je bougeais un petit peu le micro, hop, elle se redressait, elle repartait, elle se calmait, vraiment elle n'est pas partie, je ne voilà, l'ai pas dérangée, et, et j'ai réussi à l'enregistrer comme ça. Voilà, là, c'est vraiment le, le, le son euh, qu'elle produit. Alors, je suis très près, là, avec la perche hein, de, de, de ses narines. C'est vraiment ce qu'elle produit, comme ça, en, en, en soufflant de l'air, de tout son corps. Et quand on analyse, sur un sonagramme, la fréquence de ce son, on remarque qu'il est, qu est réparti sur pratiquement toutes les fréquences, hein, de, assez bas et assez haut, comme un bruit rose. Et en fait, euh, bah, ça sert à quoi Ça sert à, à prévenir. Elle, quand elle fait ce bruit-là, c'est... Justement, c'est avant de piquer, c'est plutôt avant de mordre. C'est pour dire, attention, je suis là, je, je menace. Du coup, le fait d'avoir une, une bande passante très large comme ça, ça va pouvoir prévenir un bon nombre d'animaux, y compris l'homme. Mmh. Là j'ai aussi mis une, une petite parenthèse sur les imitateurs Puisque eux utilisent, c'est surtout chez les oiseaux Utilisent euh, le son d'autres oiseaux Ils vont utiliser le, le son dans leur chant, Ils vont utiliser le son d'autres oiseaux En fait j'ai enregistré un monticole un Merle de Roche Un monticole de Roche en montagne Qui imite le, le chant du pinson des arbres Donc là, j'ai fait un montage où j'ai placé le pinson pour pouvoir euh, entendre justement cette comparaison entre le pinson et le monticole qui imite le pinson. Là, c'est le pinson des arbres. Et là, c'est le monticole. Le vrai pinson des arbres. Le vrai monticole. C'est vraiment très proche. Hein, c Alors où il est allé chercher ça Alors ça c'est l'alite, le crapaud accoucheur. c'est vraiment une petite musique très douce. Donc chaque crapaud émet une note, et en fait comme ils sont plusieurs autour d'un petit point d'eau là caché sous les pierres, euh, chaque crapaud émet sa note et ça ça se mélange et ça fait un petit une petite mélodie comme ça très très douce très agréable. Donc, un, un accouplement de tortues en Turquie. Donc là, vraiment, c'est le bruit des... des... Là, on entend le bruit des carapaces qui tapent. On entend un peu les souffles aussi, les respirations. Voilà, elle a le petit cri d'extase de la tortue. <rire> c'est drôle, hein <rire> Donc, les tortues ont du plaisir ah, Je pense que les animaux, tous les animaux ont du plaisir, quels qu'ils soient. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a, y a pas de doute là-dessus. Ah ah ah ah Coucher du soleil. Ah ah c'est donc un lynx ah qui a sans doute repéré une femelle et qui l'appelle. Ah ça fait beaucoup rire les enfants, en général, quand mmh. je leur fais écouter ça. Mais moi, le jour où j'ai enregistré ce lynx, j'étais vraiment heureux parce que c'est beau, j'ai travaillé sur un documentaire, on a passé énormément de temps à le suivre, à essayer de le capter et je commençais à plus y croire et ce soir-là, il était tout près de nous et voilà, il est passé, il nous a regardés mais sans nous voir et c'était extraordinaire, il était à une quinzaine de mètres, voilà, et pour moi, forcément, c'était un moment fort. C'est rare de pouvoir écouter ce phénomène, il faut être là au bon moment. C'est un phénomène euh, riche et, et d'une beauté exceptionnelle. C'est quand le, le soleil arrive sur la glace, donc le matin, et là la glace va se dilater, ça va faire des fissures. Il faut que le lac soit entièrement pris par la glace et ça va donner ce type de son. glace qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est une fissure qui traverse le lac sur la longueur, c'est-à-dire c'est une fissure à peu près d'un kilomètre de long qui se déplace comme ça et on l'entend quand on est bien placé en stéréo on l'entend qui part de droite et qui va vers la gauche, mais plus c'est loin plus on a la résonance, on a moins les craquements de la glace et on va avoir cette résonance de cette, de cette masse comme ce, voilà. je compare ça toujours à une peau de percussion qui va vibrer, là c'est ça, c'est toute la glace qui vibre et ça fait des fréquences comme ça, musicales Dès qu'il y suffit qu'il y ait une petite couche de neige ou voilà de l'humidité dans l'air, du brouillard, ça va pas sonner du tout. Hein, donc c'est vraiment euh, tout un tas de facteurs comme ça euh, réunis pour que ça se produise. Et le dernier j'aimerais quand même vous faire écouter qui est très beau aussi sur cette glace c'est la débâcle en fait donc c'est vraiment au moment où le, un gros redoux du vent de la pluie et on se retrouve avec des tout petits glaçons qui s'accumulent au bord du lac et ça donne un petit carillon très très beau Là ce sont vraiment les, les petits morceaux de glace, hein. il reste pratiquement plus rien. Là dans une demi-heure après cette séquence, il n'y a plus rien. Donc ce sont des morceaux de glace qui font quelques millimètres d'épaisseur, quelques centimètres de diamètre. Ils sont tous accumulés au bord du lac. Et avec les, le vent, donc l'ondulation de l'eau, ils s'entrechoquent comme ça. Comme un petit carillon qu'on aurait suspendu. La nature en toile de son, reportage donc de l'émission de la radio-télévision suisse Prise de Terre. Profitez de la nature si vous êtes en vacances ou pas d'ailleurs. Et puis, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site de notre audio-naturaliste. C'est Boris-Jolivet avec 2L.com. Boris-Jolivet avec 2L.com. Excellent dimanche. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 10h pour parler cette fois de la terre et du travail de la terre à l'occasion de la foire agricole de Libramont. Restez bien avec nous sur la première. au 0900 277 70. 57 l'appel. dit votre partenaire pour l'été. Solaire mini-format premier soin. Tout est chez Di Faites-vous plaisir. La première et la trois présentent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 Marie-Van Kutsem avec vous, bonjour à tous. La situation se normalise au fil des heures en Turquie, après le coup d'État avorté de vendredi soir. Se normalise ou en tout cas est sous contrôle. 140 juges et procureurs ont été arrêtés. Ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans la tentative de putsch. Hier en plus, plus de 2700 juges ont été relevés de leurs fonctions. Selon un syndicat, cette mesure ne concerne pas que les partisans présumés des putschistes. Elle toucherait aussi tous ceux qui se sont montrés trop critiques envers le président Erdogan. Erdogan. Huit putschistes turcs présumés sont arrivés hier en Grèce en hélicoptère. Ils demandaient l'asile. Ils ont été arrêtés. La Turquie a demandé leur extradition. Hier soir, des soldats turcs sont venus récupérer l'hélicoptère. Et hier soir, dans les rues d'Istanbul, c'était des scènes de liesse. Ils étaient des milliers rassemblés pour témoigner de leur soutien au président Erdogan. Le président qui a parlé à la foule et qui a pointé un homme, Un seul, qu'il soupçonne d'être à l'initiative de ce coup d'état, Fethullah Gülen, un opposant turc, un imam qui vit exilé aux états unis depuis 1999. Il a demandé son extradition à Washington. Fethullah Gülen a lui-même accusé Erdogan en disant que le président pourrait bien être à l'origine du putsch simplement pour renforcer sa position. L'enquête se poursuit à Nice après l'attentat terroriste au camion de jeudi soir. Et on apprend d'une source proche du dossier que Mohamed laouèche avait repéré les lieux d'attentat les 12 et 13 juillet. Les enquêteurs ont déjà interrogé une centaine de témoins. Plusieurs ont déjà évoqué son profil religieux. Bernard Cazeneuve, hier, le ministre français de l'Intérieur, a parlé d'une radicalisation très rapide. Ce qui vient contredire donc la première explication, celle du coup de folie d'un déséquilibré. Par ailleurs, on apprend ce matin que deux nouvelles personnes ont été interpellées, un homme et une femme. Dans les affaires terroristes, la garde à vue en France peut atteindre 96 heures. Autour de France, de la Grimpette au programme avec cette 15e étape, il y a six cols à franchir sur 160 km entre Bourg-en-Bresse et Culose. C'est dans le Jura. Hier, quatrième victoire d'étape pour Marc Cavendish dans ce tour. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Chris Froome. Voilà pour ces infos. Merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. et chacun d'entre vous au micro Myriam Tonus Oui, soyez les très bienvenus en la collégiale Sainte gertrude à Nivelle où nous allons célébrer l'Eucharistie avec les membres de la paroisse Je vous propose d'élargir aujourd'hui notre communauté invisible en accueillant toutes les personnes qui ont été d'une manière ou d'une autre touchées par les tragiques événements de ce jeudi à Nice Je pense bien sûr en priorité aux familles, aux proches Aux amis de toutes les victimes.